On va dire qu'on peut faire le, le jingle à la bouche. Radio Resto. 48 heures pour écouter. 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Oh bien sûr qu'on va le relever le défi. Et déjà, on est heureux de vous accompagner en effet cette nuit de vendredi à samedi. Je m'appelle Sébastien Bochet. Je suis ravi de vous accueillir sur Radio Resto. Je suis tellement fier d'y être et de partager cette aventure avec vous. Et je suis pas tout seul. Il y a du monde autour de moi. Euh, je vais commencer par mon poteau Francky forcément. Bonsoir, Avec euh, également Alexis qui est avec nous, bonsoir bon, Alexis. Bonsoir Sébastien, bonsoir Franck. On est ensemble jusqu'à au moins 2h du mat', Francky pour rendre hommage à qui à, oh, à l'immense Jean-Yves Lafesse. Moi que j'aime appeler l'imposteur public numéro 1. J'ai oublié un copain dans l'aventure, il y a Anton qui est derrière les boutons. Bonjour, bonjour, bonsoir, euh... ça dépend à quelle heure vous nous écoutez ou vous nous regardez euh, dans ça. le monde. Bonjour, la nuit, bonjour, on fait les deux. Et Seb, tu l'as ouais. très bien connu toi, le grand Jean-Yves. Très bien connu, on l'a tous très bien connu en tant qu'auditeur. Mais moi, j'ai eu la chance, en effet, de passer une heure de rire avec lui parce qu'il faisait partie de nos invités sur la radio sur laquelle je bosse. Et donc, du coup, franchement, quand il est rentré en studio, j'ai eu l'impression que Dieu rentrait en studio. Et en même temps, il n'était pas tout seul. Il y avait Madame Ledoux, il y avait Germain, il y avait tout le monde, il y avait Monsieur Ledoux, il y avait... Tout ce que nous évoque, en effet, j'en vive la fesse et qu'on va évoquer ensemble sur Radio Resto jusqu'à 2h du mat. Pour commencer, Alexis, je voudrais qu'on rappelle, euh, bah, forcément, alors déjà, grande classe, Monsieur Willy rovelli est euh, parti en laissant 2500 euros dans wow, la wow, cagnotte. Wow. On a un camion qui est validé. Ça veut dire qu'on les, les copains, on repart de zéro. Bien wow. sûr. Donc on a deux camions actuellement. Camions. Camions. Exactement. Très deux bien. camions qui sont déjà euh, pour les Restos du Coeur. On va lancer la prochaine. Mais absolument. On y va. On y va. Allez, parti. On y va. On est reparti pour le troisième camion, mesdames et messieurs. Ouais et donc forcément, comme dirait Coluche, on compte oh. sur vous, Alexis. Je te laisse nous rappeler comment on fait les dons tout au long de ce week-end complet. On compte sur vous, effectivement. Alors pour donner même un euro, c'est déjà énorme. Vous pouvez aller sur le site radiorestaurantducoeur.com ou, ou alors directement aller sur l'application Radio Resto. Pour euh, avec le petit onglet euh, « Je donne », et vous pouvez donner même 1 euro, 2 euros, voilà. Faites-nous plaisir, faites-nous plaisir, faites plaisir au resto du cœur. Et lorsque j'ai adoré, en écoutant Willy Revelli, là sur le chemin, pour venir jusqu'au studio avec ma trotte, c'est que je connaissais pas que ça s'appelait la, la, la loi Coluche, quand on défiscalise en oui. effet 50%. Oui, absolument, oui. Putain, mais ce l'enfoiré préféré il des Français, pré il a tout fait <rire> tout. Il a tout fait. Et on va tout faire pour lui à nouveau ce soir. Et on va tout faire aussi pour Jean-Yves Lafesse. Ça vous dit d'attaquer par un, un, un premier canular allez, Bien sûr. Parti, on se lance dedans. Alors Je vous préviens les, les, les copains on attaque avec du lourd. Ce canular, cette imposture, comme dirait Jean-Yves Lafesse, s'appelle le 43 e sans ascenseur. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Imaginez vivre 43 étages chez vous, sans ascenseur. L'enfer. Oh ouais. C'est le quotidien d'une petite dame qui a besoin d'un qui, be, qui a besoin d'un <rire> peu de service. Écoutez. Bonjour madame, c'est les dépannages plomberie Oui. Oui, bonjour madame Ledoux, elle apparaît. Oui. Germaine, j'ai mon évier bouché. Alors, Ledoux, c'est accroché ou pas L'évier Non, non. Euh, votre nom Ah, Ledoux, oui, oh, oui. C'est accroché, hein Alerte oui, et Alors, parvis de la Défense. Oui. Tour gentille. 43e étage. 43e étage? Ben oui. Avec ascenseur, oui? Sans ascenseur. Non, vous, vous rigolez, là? Non, je rigole pas. C'est sans ascenseur. Attendez, hein. Bon, quittez pas, madame, hein? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Où est votre problème? Vous êtes qui? Ben, le directeur technique. Ah, d'accord, ben moi, j'ai pas de problème. Simplement, je vais savoir quelle heure venait. Oui, mais c'est au 43e étage? Oui, c'est ça. Sans euh, ascenseur, oui. Sans ascenseur Oui. 43 étages sans ascenseur Oui. Il oh n'y a pas de mais problème, il n'y a... a pas de problème. Non, non, mais 43 étages, il faut les monter à pied, madame. Hein. Mais Moi, je le fais bien, monsieur. Vous le faites bien Ben oui. 43 étages à pied mais Évidemment, je fais mes courses une fois par semaine. Et vous avez un levier bouché Oui. Pfff, maintenant, pourquoi il n'y a pas d'ascenseur dans votre immeuble Non, c'était un immeuble fonctionnel. Oui. Et puis les bureaux ont déménagé. Oui. Moi, j'étais la concierge et mon relogé là-haut. Au 43e étage Voilà. Et Mais... ils ont muré l'ascenseur puisqu'il y a plus personne. Et vous habitez dans un immeuble de 43 étages toute seule alors, madame Oui, il y a mon fils qui vient me voir tous les jours. Et... Bon, t'as pris l'adresse de la dame, là, parce que... Oui, c'est... Alors, l'évier et les bouchers. Ouais, je vois un gars, Lionel, tu, veux... tu veux bien monter 43 étages, toi, à pied Bon. Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver quelqu'un qui veut bien monter 43 étages à pied. Vous êtes gentil, monsieur. ouais Oui. Alors, c'est très simple. Hein. Quand il arrive au 38e étage, il change d'escalier. Il prend l'escalier C, parce que l'escalier est muré. Hein. Au 38e étage, il faut changer d'escalier Oui. Et prendre l'escalier C Voilà. Alors, avec l'escalier C, c'est un escalier qui descend jusqu'au 5e. Et monter 5 étages Non, descendre. Comment descendre jusqu'au 5e Oui, parce qu'ils ont muré après. Oui, alors, il faut descendre jusqu'au 5e étage Voilà. Une fois qu'on est monté au 38e Oui, c'est ça, mais c'est pas par le même escalier, hein Non, non, mais attendez. On monte, on, monte dans les, on monte 38 étages. Voilà. Voilà. Et après, on descend. Oui, jusqu'au cinquième. On descend jusqu'au cinquième étage. Oui, alors, faut pas qu'il se trompe parce que c'est dans le noir. Oh, c'est dans, dans le noir Ah oui, il y a pas de lumière. Hein. Comment il a pas de lumière a... C'est une galère, ça. Hein. Mais moi, je le fais bien. Hein. Oui, oui, je sais, mais si vous avez des bons yeux, il faut que je trouve un plombier qui a des bons yeux. Hein. Vous savez, monter 38 étages dans le noir... Oui, mais il peut compter dans sa tête. Hein. Moi, je compte. Et, hein. Et quand, il compte... Peut... Comment il va compter dans certaines ben, ben, Déjà, mais... il faut qu'il y arrive. Il ne faut pas que je trouve un, un plombier cardiaque, moi. On décore 38 étages dans le noir. Non, mais moi, je vous tire mon chapeau, madame. Hein, vous êtes courageuse. J'ai 73 ans. 73 ans. Euh, donc, parce que à 73 ans, monter 43 étages, redescendre euh, 38, et redescendre. De... Attendez, il faut que je fasse le calcul. Il faut redescendre 33 et sans lumière. Oui. Et c'est vraiment noir, alors Ah oui, c'est noir. C'est noir, il faut amener une lampe... Euh... Non, il y a une rampe, Il y a une rampe Oui, enfin, il y a une rampe tous les étages impairs. Putain, il faut que j'appelle Belmondo, moi, hein. ça irait plus vite avec un hélicoptère et qui me jette directement dans votre fenêtre. Mais à chaque fois que vous montez, vous montez 38, vous descendez 33 et vous remontez 40. Voilà. 43. Oui, c'est ça. Ça fait 87, Jean-Toussaint. 81. 81. C'est pas possible, Mais c'est inhumain, ce qu'ils vous font, là. Vous vous rendez compte, c'est une après-midi qui foutue pour un, un plombier. Il s'est vraiment bouché, votre lévier. Hein. Ah oui, bossés, okay, il est bouché, il refoule. Il refoule Ok, s'il y a pas de voisin, il peut refouler, hein. il y a pas de problème. Hein. Ah oui, mais enfin, c'est pas... Bon... Alors, que je vous dise comment faire oui. quand il arrive. Hein. Oui. Quand il est en bas, oui. il y a un interphone. Oui. Il sonne et se descend lui ouvrir. Vous descendez vous-même Oui, je vais descendre lui ouvrir. Je ne va pas vous faire descendre quand même à étages, 43 étages mais si... et remonter 81 à 73 ans pour lui ouvrir pourquoi il ne marche pas l'interphone mais non <rire> <rire> bon, alors, vous faites une blague qui vous, êtes vous êtes qui c'est une blague pour Européens pour un rabbin non pas pour un rabbin pour Européens pour Européens <rire> <rire> ah, c'est pas possible. Hey, comme c'était démuné. Bureau de poste Paris-Michel, bonjour. La calibration est sauvée. Ça, je vous fais pas dire. Il fait des ponts en l'air comme un avion. Il fait vraiment bouger votre levier. pas de félicitations. à recevoir pour ainsi monsieur le <rire> <rire> <rire> Salut. L'imposteur public numéro 1 à l'honneur de Radio Resto jusqu'à au minimum 2h du mat. Et vous de l'autre côté de la radio parce que comme dirait Coluche, comme disait Coluche, on compte sur vous. L'idée en effet de ce week-end éphémère et de Radio Resto, c'est de récolter de l'argent pour pouvoir financer justement des camions. On en a déjà deux à notre actif wow, pour PotoFranchi. Ouais. C'est vachement bien deux. Ouais. Et un camion c'est 40 mille euros. Exactement. Voilà, et sur les 3 ans de Radio Resto, les trois premières ouais. éditions eu plus d'un million de dons. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Coluche disait euh, pourvu que ça dure pas trop. Enfin, la fesse disait pourvu que ça dure. Et puis au final, on se dit aussi bon. autour des restos pourvu que ça dure pas trop. Ça dure pas trop, mais tant que ce sera là, nous on sera là et vous aussi de l'autre côté de la radio parce qu'on compte sur vous en effet. Alexis, je te laisse rappeler à nos amis de l'autre de l'autre côté de la radio comment on effectue des dons ce soir. Alors si vous, et vous voulez tout faire tout le week-end. Bien sûr, si vous voulez faire un don, il suffit de se rendre sur le site radio.monresteauducoeur.org ou tout simplement sur l'application Radio Resto dans l'onglet « Je fais un don ». Voilà. On fait de la radio ensemble tout au long de ce week-end. Jusqu'à 2h du matin, on rend hommage à Jean-Yves Lafesse. Et on a besoin de vous. Hein. Si vous avez vécu un moment de vie avec l'imposteur public numéro 1, c'est le moment de venir nous raconter ça. On va être ravi de partager vos anecdotes ensemble sur Radio Resto. et alors On est tous au final des enfants de Jean-Yves Lafesse. Totalement. Forcément. Et donc, on a tous vécu des moments avec La Fesse que ce soit en radio, que ce soit en télé. Et on va justement parler de télé en accueillant Cédric sur Radio Resto. Bonsoir, Cédric. Cédric, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Il est là Cédric, Cédric Bienvenue sur Radio Resto, Cédric. On est à Saint-Etienne. Avec toi, tu permets que je dise tu — Oui, bien Super. sûr. — Super. Cédric, on a même âge. Eh ben, mais, mais tout pile, 45 ans, l'année 1978. Super. Power On va évoquer justement ce qu'on a vécu euh, bah, dans ces générations qui ont été dépassées de par les générations par, par rapport à toutes les archives qui sont sur YouTube, etc., etc., parce qu'on parle d'un monument de télévision ce soir, d'un monument oh, de radio, d'un monument de canular qu'était Monsieur Jean-Yves Lafesse. Et alors forcément, on l'a bon, vécu, tu l'as vécu avec la génération Canal. La génération, la génération qui en a c'est ce que je disais Arthur tout à l'heure au stand-up. Ouais Alors, du avec, coup, Il y a Colus qui avait commencé avec ses blagounettes. Ouais. Les bonnes blagounettes, enfin, les, les trucs qui font rire. Il y a fait yves Lafrette, les caméras les caméras cachées qui n'étaient pas cachées, mais... C'est ça, c'est ça C'était les impostures dans la rue, sur les salons d'expo, etc. Le premier ouais, moment télévisuel auquel tu penses, quand tu penses à Jean-Yves Lafesse, et toi en tant que spectateur, chez toi, à la cool, dans ton canapé, c'est quoi Moi, dans une cabine téléphonique, oh, où ils <rire> une petite mamie, euh, ouais. avec, quand elle parle à sa fille... Au téléphone. <rire> ça, pour moi, c'est mythique, ça. Mais oui, c'est ça. Et surtout, on se souvient aussi de Jean-Louis Lafesse avec les images. Vous vous souvenez le petit doigt en l'air, comme ça Absolument. Devant ah oui, la bouche, ah, en disant « et pourvu que ça pourvu dure, dure. <rire> ». C'est ça. Non, c'était « bonsoir, ça peut pas durer ». Et <rire> il attaquait en effet sur les impostures. Et la signature de fin était « et pourvu <rire> que ça dure ». Oh, c'était Mais... merveilleux. Là maintenant, on parle de radio libre actuellement. Ouais. Mais à l'époque, Génération Canal, c'était télé libre. ouais c'est ça, c'est ça. Est on on, on... J'ai envie de dire, je, je vais pas faire mon époque. vieux con, mais on est sur un autre temps, temps, les copains. C'est autre chose. C'est ça, c'est ça. Parce que, mine de rien, radiophoniquement parlant, il faut aussi ramener Jean-Yves Lafesse au tout début des radios libres. Mais totalement. On est en 81, c'est 14. C'est ça. C'est super, là aussi. C'est super. Et on vendait hommage l'an dernier sur Radio Resto. Cédric et j'arrive de la, de la fête, à l'époque. Après, il y a eu les Robins des Bois, il y a eu oui. plein de choses. Il y a eu des choses qu'on ne pourrait plus faire à la télé maintenant. Ah, totalement. on va rentrer dans le « on peut plus rire de tout ». Ça, on peut plus le faire. Ce qui est sûr, c'est que là, sur Radio Resto, pendant 48 heures jusqu'à dimanche soir, on, on va se de rien. On peut on va se priver de rien. On va y aller, ouais. Les enfants, on va faire de la radio avec un grand air, voyez. Absolument. Donc du coup, ce sera avec vous. Alexis rappelle-nous le numéro du standard pour intervenir au cours de cette émission Racontez vos racontez vos anecdotes euh, sur euh, Jean-Yves Lafay jusqu'à au moins 2h du matin s'il te plaît. C'est le 01 46 20 31 31. On se fait une petite pause musicale, on respire un peu Allez, Allez on y plaisir. va. On est quand même sur Radio Resto mesdames et messieurs. On était obligé d'attaquer cette émission avec La chanson des restos, que tout le monde connaît. Bah ouais. Sans idéologie, ou On vous promettra pas les toujours du grand frère, mais juste pour vivre, à manger et à boire. À tous les recalés de l'âge et du chemin, les privés et du cato, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste, demain nous non peut-être la liste.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 Nous ne saisissons chacun les autres sont je toujours crois à toujours toi, toujours je C'est le chacun, chacun pour soi, soi. quand je pense, pense toi, je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur. Dans les restos, les restos du cœur. Je sais que vous faisiez ça, que vous faisiez ça justement de l'autre côté de la radio, parce que la chanson des restos, mine de rien, mais c'est cultissime. Et, et tous les téléspectateurs du concert le savent. C'est ça, c évident. C'est ça, ça. Et alors, il faut quand même ramener à César ce qui appartient à César. Mmh. C'est le messie de la chanson française qui a signé ça. Ah oui, absolument. Monsieur Jean-Jacques Goldman. Monsieur, exactement. Oh, J'aurais tellement aimé Petite Souris au moment où Coluche a appelé Goldman en disant « J'ai besoin d'une chanson ». Oh, il a dû lire « Oh, je te fais ça en 10 minutes <rire> ». J'allais dire, dire t'inquiète, c'est déjà prêt. C'est fait, c'est bon. Oh mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur oh, les, ré <rire> r ah, les réflexes, les réflexes sur Radio Resto. Mi on, est, on est des robots, hein. bah oui, on est des robots. Voilà. Elle est belle la France. Ah, vive <rire> la France, vive la République. 20. Minuit 22, Mesdames et messieurs, on passe ce week-end ensemble sur Radio Resto jusqu'à 2 heures du mat. Au moins, on rend hommage à Jean-Yves Lafesse et surtout, on fait de la radio tous ensemble parce qu'on compte sur vous pour pouvoir financer quoi. Des Les camions, camions. Vas-y, dis camions Camion, ouais, ouais, ouais. <rire> oh, non oh non, il a fait. Oh, s'il te plaît, rappelle-nous le principe d'une pour pouvoir venir raconter vos anecdotes autour de Jean-Yves Lafesse jusqu'à au moins 2 heures du mat. Des vraies anecdotes de vie, hein. Je parle de moments de vie. Je sure. dis pas, oui, j'aime beaucoup Jean-Yves Lafesse. C'est trop, c'est trop un kiff de, de l'écouter à nouveau. C'est intemporel. Non, si vous avez eu la chance de croiser sur votre chemin de vie l'imposteur public numéro un. Venez nous le raconter. Mais imaginez, vous êtes peut-être une des victimes de ces impostures dans la rue, à la radio, à la télé, etc. Oh, ce serait énorme. Ce serait énorme. Ce sera incroyable. Alexis, numéro du standard s'il te plaît en 1. Le 01 46 20 31 31. On finance les camions des Restos du Coeur. La cagnotte, on est reparti de zéro. Il y a deux camions de financés. Oui. Willy Vole Rovelli a lâché 2500 balles avant de exactement. en disant le deuxième camion... C'est tous ensemble. C'est tous ensemble. C'est fait. On est reparti de zéro. La cagnotte est à combien On est à 80 100 euros. Donc on a gagné 100 euros depuis le début de l'heure. Canon C'est déjà C'est un bon début bien, les gars. Ça, les principes pour pouvoir effectuer vos dons pendant tout ce week-end, pendant ces 48 heures de live, Alexis. Alors il faut se, rend, se rendre, pardon, sur le site radioresto ou alors sur euh, l'application Radio Resto. Et il faut juste aller sur l'onglet « Je donne ». On évoque les mémoires de Jean-Yves Lafesse ensemble jusqu'à 2h du mat sur Radio Resto. On se refait une imposture, les copains Avec plaisir. Avec grand plaisir. Alors attention. Mais on fait laquelle Ami de la poésie, bonsoir. Bonsoir. Ah. <rire> ça s'appelle « La moule et l'arrêt. raie ». Dites-moi à Seb. Ah. Eh, ça donne ouais. une fin. Bah, la portionnerie est bonne. Ah, non, ça va Franck pas pour toi, au final, ça va pour Anton. Anton. <rire> oui, jusqu'à là. Un petit peu délégué. <rire> T'es plutôt moulouré. Mmh, Puf moule comme Seb. On ah, ah, est la même famille. C'est fou. Après, comme on dit, quand je peux rendre service, absolument. Écoute, hein, la fait, passe deux, tu connais? Le ah. gars il s'adapte. Bon, on décolle voilà pour ça. On se reconcentre On est sur la moule et l'arrêt. Une imposture qui va se faire de mémoire chez un vétérinaire, c'est ça? Il me semble. Ou chez vraiment. un poissonnier. Mais mmh. en tout cas, c'est pour vérifier. C'est quelque chose avec. Énorme oui. vétérinaire. C'est ça. Une imposture de Jean-Yves Lafesse, avec vous de l'autre côté de la radio, à 1025 sur Radio Resto. C'est parti. Alors à samedi, oui. Allô, oui Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, pareil. Service euh... vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, euh, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez. Vous tenez, alors vous avez une moule là D'accord. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Oui, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre Et moule, madame. Vrai, je suis au téléphone, on n'a pas rien Si vous pouvez... Pierre, vous... en fait exprès ou quoi si vous... Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il oui. vous plaît Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Ayez. Bon. Bon. Est-ce qu est qu'elle vous paraît fraîche Ah oui, puis elle est belle, elle est bien rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Votre moule est pleine et... Elle est rosée. Elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte Ah oui, sans problème. D'accord. Votre moule donc se rétracte dès que vous la touchez. Hein. Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre de toute façon Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle est à l'intérieur, votre moule elle est, elle est un petit peu jaune-rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule Oui. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu se passe Alors, comment réagit-elle Bah elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, bah elle bouge. D'accord. Mettez deux doigts, maintenant. Qu'est-ce qui se passe Ben je l'écrase là. Ah, vous écrasez votre moule avec deux doigts Ben oui. D'accord. Et trois doigts, est-ce que ça passe ou pas On peut pas. Elle est trop petite. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Ben hein. oui, c'est une petite moule qui fait quoi Trois centimètres et demi, quatre centimètres. Trois et demi. Ça fait petit, hein Ben c'est pas une très grosse moule. Hein. La, la, la longueur réglementaire, je crois que c'est quatre centimètres. Alors, ça fait pas plus, hein Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. On m'a dit qu'elle était poilue. Elle est propre. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas, en général bah, On n'a jamais eu à D'accord. Au niveau de la raie, maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule. Hein. Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie La raie, eh ben, oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse. Hein. Hein Donc, je ne peux pas mettre trois doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est Rugueuse. Elle est même, euh, comment on dit là, il y a de la glu dessus là. Il y a de la glu dans votre raie Non, euh, non sur, le, sur la peau de la raie. Il ah, y a de la glu dessus là, que du truc. Oui, euh, oui, je, je passe à pas savoir. Oui, de collant. Oui, je veux pas savoir. Où vous avez passé la nuit, madame hein. Non, mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi là Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde là. Excusez-moi, mais autant de talent, ça s'applaudit. Bravo. Monsieur Jean-Yves Lafesse à l'honneur de Radio Resto jusqu'à 2h du mat, on va lui rendre hommage en effet, avec vous aussi de l'autre côté de la radio, peut-être que vous avez un moment de vie avec Jean-Yves Lafesse, peut-être que vous avez été piégé par téléphone, dans la rue par Jean-Yves Lafesse, venez nous raconter ça, venez nous raconter tout ce que vous voulez autour de Jean-Yves Lafesse, pas simplement nous dire, comme nous tous on l'aime fort, ah, on l'aime beaucoup on l'aime fort, ou qu'il soit maintenant on l'aime fort, on a grandi avec et, ouais, et j'aime à imaginer, voyez les copains Que l'âme de l'âme de Jean-Yves Lafesse est avec nous et ce soir pour faire de là. la radio. Absolument. Alexis, s'il te plaît, on fait. Ah, dites gueule d'abord, s'il te plaît, Anton. Radio Resto, faites vos dons sur radio.restoducoeur.org. Et c'est là où je voulais en venir parce qu'on est là aussi pour récolter de l'argent ensemble pendant tout ce week-end pour les Restos du Cœur et financer des camions. Il y en a déjà deux. Wow. Déjà pour bien. cette édition 2023. Il y en a déjà deux, deux de gérer. On est parti ensemble pour choper le troisième. Le troisième au plus vite. Et je suis capable de me mettre au volant quand on l'a, je vous préviens. <rire> J'ai hâte. <rire> Tu seras sur le, le siège passager. Mais totalement. <rire> et on écoutera Radio Resto dans le camion. Et on trouvera un petit routier pour aller manger. Ah. Eh, J'en ah. connais un bon, hein, en plus. Les gars, vous savez me parler. Alexis, tu sais parler aux gens de l'autre côté de la radio. Et je te laisse le rappeler. D'une, comment on intervient dans l'émission au cours mmh. de cette soirée, au cours de la nuit, parce qu'on est là jusqu'à pas d'heure, à mon avis. Et surtout, comment on effectue nos dons. Alors, dons. si vous voulez nous venir nous raconter une anecdote avec Jean-Yves Lafesse, c'est au 01 46 20 31 31. Et si vous souhaitez faire un don, même de 1 euro, eh ben c'est déjà super. C'est sur radio.restauducoeur.org ou alors sur l'application Radio Resto dans l'onglet Je donne. Exactement. On vous a rappelé exactement quelle était l'ambiance de la soirée, de votre nuit. Mmh. Radio Resto jusqu'à dimanche soir, vous allez vivre des, des moments de radio mais de ouf. Hein. Ça va être ouais. très grand le programme est incroyable ah et complètement avec des noms de légendes etc etc tout le monde est là ce week-end à Radio Resto on en recoue un petit peu plus en détail justement pour attirer le challenge oui. j'ai envie de dire parce que au-delà des radios de Radio Resto il y a le fait de vivre de la radio de ouf tout au long de ce week-end ah ben là tout le week-end vous pourrez entendre toutes vos stars les animateurs euh, de toutes les radios seront réunis ce week-end sur Radio Resto et tout ça justement pour pouvoir Euh, récolter de l'argent pour les Restos du Coeur avant la campagne d'hiver. On va en parler dans un instant de la campagne d'hiver, mais pour le moment, retour à Jean-Yves Lafesse. Alors, ah. je vous propose, mesdames et messieurs, à minuit et demi, une imposture, un euh, franchement, d'anthologie. Et oui. alors, vous allez voir dans le courant de ce week-end, euh, que, ah, on, on se fait l'imposture après euh, avoir écouté Les Enfoirés Ok Je remets ah. les choses dans le bon sens, pas de soucis, je m'adapte. Je disais, on est parti bientôt pour lancer la campagne d'hiver des Restes oui. du Cœur. Vous en avez beaucoup entendu parler dans l'actualité. C'était pas facile d'attaquer euh, cette nouvelle saison. Euh, Romain Conlucci rappelait que euh, ces 3 millions de repas, de repas en plus, je crois, ne serait-ce qu'au cours de l'année dernière. Ça. Donc je vous veux. imaginez, là où on en est tous, inflation, Ukraine, machin, machin, machin, la façon dont tout nous l'a fait que ça va être encore plus dur tout au long de cet hiver. La campagne d'hiver, elle va se lancer sous peu. Et là encore, on compte sur vous, comme dès maintenant sur Radio Resto tout au long de ce week-end. On va écouter les enfoirés. Forcément qu'on va écouter les ah, enfoirés. Ça commence par du Benabar. Encore un, un autre hiver. Encore un autre hiver. Un hiver ordinaire. Des familles à la ramasse et des soupes à la grimace. Encore des mots sans cesse Des serments, des promesses Nos illusions qui s'en veulent Au vent des belles paroles Sous notre bleu, blanc, rouge, impuissant Rien ne bouge Encore un horizon Comme un mur de prison Les prophètes et les archanges Jamais rien ne change. enfants. du côté pas chance. Les les parents qui et par les, les écrans qui fonctionnent. Et qu soit bleu, blanc, les les si droits de la mégalité des de France les plus fragiles qui cassent Et que veux-tu qu'on y fasse Comme si on était en salle avec les enfoirés. Yeah Vous le savez depuis des années, il y en a plein des enfoirés. Là, je vois sur la photo que Franck est en train de tenir à bout de bras les images de la soirée et de tout ce week-end sur la chaîne YouTube de Radio Resto. J'ai bon avec ça ouais, La ça. chaîne YouTube, c'est ça. Je, je vois Cadmerade. Je vois euh, Natasha Saint-Pierre, je vois Canteloup, euh, euh, Amel Bent, Christophe Maé, il y en a des tonnes. Ah, c'était l'année où il y avait Chabal. Et non. Ah, j'en ai à ma gauche aussi, des enfoirés. La Zazette, forcément. Zazi, il euh, y a qui ici Mimi Maty. Patrick, Mi, Patrick Bruel. Laurie Pester. Amel euh, Patrick Thury Jean-Louis Aubert oh là là là. Et on fait partie tous ensemble, on est tous des enfoirés au final ce week-end. Sur Radio bien. Resto jusqu'à dimanche soir, c'est donc euh, votre appel au don, Alexis s'il te plaît. Bien sûr. C'est euh, ton pendant tout le week-end et ah. je te laisse... Hey, poser des images les copains, c'est bon. Voilà. bon. Déchargez-vous les bras, on fait de la radio tranquillement, on s'installe dans le siège. Si t'es prêt C'est parti, on y va. Okay. Si vous voulez donner pour euh, les Restos du Coeur... Je vous laisse euh, aller sur le site radio.resto-du-coeur.org ou sur l'application Radio Resto, dans l'onglet Je donne. Francky, s'il te plaît. Qui était l'honneur de Radio Resto jusqu'à au moins deux heures du matin Au moins deux heures du mat. mat L'imposteur public numéro un. On parle évidemment de l'immense Jean-Yves Lafesse. C'est ça. Oh là là. Et vous vous souvenez de ces DVD où il était, il était taquin. Hein, parce très taquin. Que... Souvenez-vous d'un des titres des DVD compilant les impostures télé, mmh. Le Doigt dans la Fesse. <rire> il était toujours très non mais, subtil. Hein. Non mais le mec, sérieusement, <rire> toujours jamais le il s'arrêtait. Le tact. Jamais il s'arrêtait. Et alors franchement, on en parlait tout à l'heure, euh, moi qui ai eu la chance de passer quelques instants de radio le temps d'une heure avec Jean-Yves Lafesse, ce mec était un trubillon fini, c'est-à-dire que, en gros, il est tout le temps comme ça dans la vie. Oui, tout le temps. Tu vois pas... Euh, juste uniquement à l'antenne c'est exactement dans ça dans tous les cas il était comme ça et le tout avec une générosité euh, folle c'est à dire que c'était son naturel Faire le con tout au long de la journée, c'était juste son les motiv C'est ça, c'est généralement ce qu'on appelle des êtres euh, lumineux avenir, mais lumineux avant tout. C'est ça, c'est ça, une étoile. Et on pense à l'étoile, justement. Jean-Yves Lafesse, nous te rendons hommage tout au long de cette soirée, enfin, au moins jusqu'à 2h du mat' sur Radio Resto, avec vous de l'autre côté de la radio. On va se faire une nouvelle imposture de, de Jean-Yves Lafesse. Et alors là, c'est un gimmick qui va peut-être revenir pour vous dans le week-end parce que, à un moment, vous allez être saoulés. Et vous allez dire morovache morovache. Et au final à la base, c'était un jeu radio. On fait de la radio, On jouons la radio. ensemble avec Jean-Yves Lafesse sur Radio Resto. Allô Alors, je vous rappelle chers auditeurs que nous appelons deux personnes. Actuellement, nous sommes en train d'appeler monsieur Viladar, Jean, ainsi que monsieur Villosset Célestin à le. Ouais. Alors attention. Pour le moment, les deux téléphones sonnent dans le vide. Apparemment, il n'y a personne. Mais si Vous connaissez bien la règle du jeu Oui, mais moi, je suis là, je entends. Dès que le téléphone sera décroché, c'est le premier de ces deux auditeurs qui dira mort aux vaches deux fois qui aura gagné. Pour le moment, le téléphone sonne chez Monsieur Villalard. Apparemment, ça ne répond pas. Mais si, je suis à l'écoute. Chez Villocès qui est du nouveau « Oh, ben ça ne va pas, votre histoire. Moi, je suis à l'écoute, enfin. » On attend toujours que ça sonne. « Oh. »« Dès que nous entendons Morovache... »« Ben, je vous dis Morovache, Morovache, moi. »« Pour le moment... »« Oh, ben non. Je ne colle pas. J'ai décroché, moi, j'entends, alors. Je sais que ça. »« Toujours rien, Régie. Ah, »« Morovache, donc... Morovache. » Encore 40 secondes. « Moi, je vous dis Morovache, Morovache, hein. »« Moi, ça, c'est qu'ils ne m'entendent pas. Je ne comprends pas, là. Je aussi qui colle pas. » Il y avait quand même un tracteur à gagner. Oui. Et nous n'entendons toujours pas. Oh. Morovash, Morovash. Attendez, nous entendons quelque chose. Oui, Morovash, Morovash. Allô Oui Ah, nous entendons quelqu'un. Il y a oui. quelqu'un. Monsieur Villosset oh. Non, c'est Villalard. Oui, c'est monsieur Villosset. Oh, non, non, non. C'est pas Villosset, c'est Villalard. Oui, bonjour, monsieur. Oh, Vous, ouais, Vous oh, êtes oh. donc en direct sur Radio 104-7. y a dix fois que je réponds, quand même. Alors Est-ce que vous connaissez le mot de passe Et Quel mot de passe Ahah, Morovache, Morovache. Ahah, moi je le sais. Eh bien, attention, Monsieur Vilosef, vous avez écouté l'émission. C'est dommage, ça sonne toujours chez Vidalarm, mais il y a personne qui répond. Mais si je réponds. Oh. C'est le mot de passe d'hier ou le mot de passe d'aujourd'hui Ah. Ah bah c'est le mot de passe, vous devez le connaître. C'est Morovache, Morovache, voilà. Qu'est-ce qu'on dit, Monsieur Vilosef, comme insulte aux policiers pas vrai, ça. <rire> on dit qu'ils ont des cornes je ne sais pas. <rire> oh, oh, oh, oh. Non, non, non, pas du tout. Et ça sonne toujours chez Villalard. Oui, ça répond. Mor vache morovache. C'est RSS, RSSS. Oh, là, là, là, là, là, là, là. Pas du tout, ça n'est pas ça du tout. Et c'est dommage que ça ne réponde oui, oui. pas. Mais si ça répond, Villalard répond. Morovache, morovache. Tout de même, qu'est-ce qui se passe Le téléphone n'est pas bien ou quoi Monsieur Vilosse, dernière réponse. Ah oh, non, je, ben, je ne sais pas, moi, ma revanche. Euh... Qu'est-ce que vous avez dit là Oui, m'a entendu, c'est tout. Oh, oh, non, non, non. Ma revanche, ma revanche. Ben voilà, il m'a entendu. <rire> Est-ce que vous êtes certain de votre réponse Moi, monsieur Vilalain, ah oui. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui, oui, absolument. Ah oui, j'en suis certain. C'est mort. Non, ben, je ne dis plus puisqu'il si m'a encore entendu. Oh, non, non. Alors, attention. Je pas, parce que c'est moi qui ai dit la première. Hein. Non, non, non. Vance, vous avez gagné. C'est moi qui ai dit la première réponse, ce n'est pas juste. C'est pour ça que monsieur vous a répondu, c'est parce qu'il m'a entendu. Monsieur Villosset. C'est moi qui ai dit la première. Alors donc, monsieur Villosset a gagné un tracteur un <coughs> tracteur. Et Madame Villalar a gagné un pin. Ah oui, Madame non. a normalement, hein. Ah, oh. okay. Bravo. Bravo. Ah, le petit rire, rire, le petit rire pour conclure les applauds. Oh. Non, c'était oh. l'air d'Anton, c'est tout. C'est <rire> Allez, c'est pour moi, je vais y arriver. En tant qu'il est était la réalisation de cette émission, j'ai à mes côtés Alexis qui vous rappelle dans un petit instant comment ça se passe pour pouvoir intervenir au cours de l'émission, pour pouvoir effectuer vos dons tout au long de ce week-end de Radio Resto. J'ai mon poteau Francky également qui va justement nous rajouter une petite info. Mesdames et messieurs, dans un instant, c'est une petite pause musicale. On va écouter les enfoirés. Attention au départ, attention au départ Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Non. <rire> Je me suis emballé. Le fin Je me suis, ab... je me suis totalement emballé. <rire> Alexis, on commence par toi, s'il te plaît. Je te laisse ouais. nous, nous rappeler les essentiels de ce week-end sur Radio Resto. numéro de téléphone en 1. Alors le numéro de téléphone pour euh, contacter le standard, c'est le 01 46 20 31 31. On est réunis ensemble pendant 48 heures, certes pour faire de la radio, certes pour penser à Monsieur Coluche et surtout pour récolter de l'argent pour financer quoi, Francky, s'il te plaît Des petits camions frigorifiques. Des camions à 40 000 euros c'est important ouais. de le dire il y en a actuellement deux il en faudra au moins un troisième rapidement et euh, sur les trois ans donc il y a eu un million de dons déjà Exactement. récoltés et là c'est important de le dire déjà il n'y a pas de petits dons non non c'est important enfin, zéro. Pas... un euro minimum il y a zéro petit don si vous ne pouvez pas faire plus qu'un oui. euro c'est déjà parfait Exactement. mais surtout euh, nous venons d'apprendre pendant la petite Allez. pause euh, Les podcasts oui. sont réécoutables, évidemment, sur l'application, sur le site Internet. Ouais. Et les dons, l'ouverture des dons, c'est jusqu'à fin novembre. Et non oh, c'est beau, ça Vous pouvez faire des dons jusqu'à fin novembre. Il y a le 48 heures de Radio Resto, et pendant un mois, vous pouvez encore donner. Je vais me voilà. permettre de rajouter quelque chose pour vous faire partager un moment de vécu. Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an, que je suis bénévole pour les, les Restos mmh. du Coeur, dans le 13e arrondissement de Paris. Les camions dont on va parler tout au long de ce week-end, je les connais, je les ai vus. On en a énormément besoin. En plus de ça, je Excusez-moi, je fais un peu de pathos, mais vous vous souvenez, dans l'actu, il y a 15 jours, 3 semaines, mmh. les guedins qui ont défoncé des camions des Restos du Coeur Tout à vrai. fait. C'est vous dire à quel point on en a énormément besoin. C'est un outil essentiel dans la vie des Restos du Coeur. Ça va chercher les denrées alimentaires qui sont distribuées dans chacun des centres tout au long de la journée. C'est aussi ce qui va alimenter en, en nourriture la tournée des maraudes du mmh. soir. C'est un élément clé des Restos du Coeur. Donc du coup, on compte sur vous. Numéro de téléphone zéro euh, un... site internet pour pouvoir faire les les les, les dons allez allez, lance, allez allez allez vas vas-y vas-y vas-y 46 20 31 31 c'est le numéro du standard et pour faire euh, un don c'est sur le site radio.resto-du-cœur.org ou alors sur l'application euh, radio resto sur l'onglet je donne on a déjà récolté 135 euros depuis euh, minuit C'est très bien, doucement bon, mais sûrement Et comme dirait mon boucher, il y a un petit peu plus Je vous laisse, c'est grâce à vous hein, de, de côté de Justement pour rajouter le petit plus Tout au long de ce week-end Toujours un petit plus ah, mais, ouais, mais ouais. Vous vous souvenez de Monsieur Plus à la télé Bon on n'est pas là pour ça On est là pour parler de Monsieur Jean-Yves Lafesse On écoutera une de ses meilleures impostures dans un petit instant Alors vous êtes peut-être à la cool Chez vous en vous disant C'est le week-end, je me détends je peux lâcher une petite caisse. On découvrira dans ces prochaines minutes Madame Prout. Tu vois. <rire> C'était juste pour faire la transition. C'est moi d'avoir fait l'école Michel Drucker très, très ah, bien. Je suis désolé <rire> Pour le moment, on va respirer en musique. Antoine, s'il te plaît, balance le son. On a 20 secondes pour vous rappeler que, tout au long de ce week-end, sur Radio Resto, on compte sur vous. Il faut en financer des camions. On a besoin de de votre aide. On vous rappellera tout à l'heure, avec Alexis, comment ça gère. Mais vous avez déjà l'info, alors allez-y, lâchez-vous. Balancez des sous-sous pendant tout le week-end et jusqu'à novembre. Attention départ direction Altyazı Tension des Trop bon, ça Ça s'appelle les enfoirés, bien entendu, sur Radio Resto. Euh, attention au départ, euh, mesdames et messieurs. 3, 2, 1, re-top départ. Vas-y, ah, vas-y, balance <rire> 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. On est obligé de vous annoncer que notre réalisateur technicien, Anton est suisse. Donc du coup, quand on lui fait <rire> signe, il prend son temps, il y a pas le feu au lac. Le principal... On profite, attends Le principal, comme disait une nana, c'est que ça vienne. Bonsoir Bienvenue, vous êtes sur Radio Resto. On est en totale imposture avec Jean-Yves Lafesse. Et sans on va plus... avoir des problèmes Non Non, on fait de la radio, on est là pour ça. On est Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah, C'est ça. ça. Euh, Jusqu'à 2h du matin, on rend hommage à Jean-Yves Lafesse sur Radio Resto. Et surtout, on fait de la radio tous ensemble et on récolte des sous pour les Restos du Coeur, pour financer des camions frigorifiques. On en a grand besoin. Je vous rappelle que la campagne des Restos du Coeur, d'une, la campagne d'hiver, elle a commencé sous peu. Et deux, la La campagne d'hiver, euh, la campagne des Restos du Cœur, c'est 365 jours par an. Donc, les camions, on en a grand besoin pour tous les bénéficiaires des Restos du Cœur. Alexis, s'il te plaît, je te laisse nous rappeler le numéro de téléphone pour intervenir sur Radio Restos, nous raconter vos anecdotes de Jean-Yves Lafesse. Si vous l'avez croisé dans votre vie, faites-nous partager ce moment, s'il vous plaît. Je te laisse nous rappeler d'abord donc le numéro de téléphone pour intervenir et ensuite les différents moyens pour effectuer des dons. Maintenant, ce week-end, jusqu'à fin novembre, s'il te plaît Alexis. Eh bien, pour nous appeler, c'est au 01 46 20 31 31. Et pour faire un don, c'est sur le site du radio.restoducœur.org ou sur l'application Radio Resto. Merci beaucoup Alexis. Euh, Je... L'imposteur public numéro 1, Monsieur Jean-Yves Lafesse, l'éternel Jean-Yves Lafesse. On partage du temps avec lui jusqu'à 2h du mat' sur Radio Resto. Et donc du coup, forcément... On va l'entendre à nouveau au téléphone. Est-ce que Madame Ledoux sera dans le coup du prochain canular qu'on va écouter mmh, Peut-être bien. Ah. Tu, je suis ah, Vous savez quoi Il y a un truc que j'adore avec la radio. C'est qu'on peut mettre tous les sens en éveil mmh. avec un, seulement un petit son. Imaginez dans un instant, enfin là dans quelques instants, la radio en, odor, en odorama. Et je vous <rire> rajoute. Oh, il il est fait. Fait. fait. Je me fais faire. Ah non Oh non tu pue Oh non c'est <rire> dégueulasse Oh non Qui je... mangé oh la sardine là. Et imaginez que en plus de ça, Madame Prout intervient. Allô Oui bonjour Madame Madame Prout. Oui. Oui bonjour Madame la service des services de la voirie à la mairie. La, la voirie oui. Oui dites-moi Madame Prout euh, le... les services de la voirie me signalent une odeur en provenance du 17. Une odeur Oui Madame Prout est-ce que vous avez senti quelque chose vous Bah non. Ah. Qui est-ce qui vous signale ça Le euh, service de la voirie. Je vais vous passer les ouvriers. Vous allez voir avec eux, hein Oui. Oui, je suis avec Madame Prout, là. Oui. Oui, non, non, mais elle sent rien, elle. Non, oh, non, non. Du tout. Moi, je suis chez moi. J'ai aucune odeur. Madame Prout n'a pas d'odeur là. Le service de la voirie. Allô Allô. Qui est-ce est, que... est, Je suis avec les ouvriers. Ils me disent qu'il y a une odeur chez vous, Madame Prout. Hein. Ils sont où Oui, ils sont dans les canalisations de Madame Prout. Ah ben ça c'est pas possible. Ah ben si. Parce et... que nous c'est une maison particulière. Mais vous avez une canalisation, Madame Ah oui, mais alors ils sont dans la rue. Oh non, attendez, on va faire les essais. Est-ce que vous pouvez me dire si vous sentez quelque chose, Mme Prout Ah, ben, à l'intérieur, non. Hein, Claude Non, je suis avec Mme Prout. Elle me dit qu'elle est sans rien. Attendez, je vais faire toutes les pièces, mais n'inquiétez pas. Hein. Mais souvent, on s'habitue. Oui, c'est ça. C'est ça, le doux, oui. Je vais vous passer, Mme Prout. Allô Oui euh, bon, euh, Le gaz. Je ne sens pas le gaz à l'intérieur. Je vais vous passer les ouvriers. Vous allez leur dire que votre gaz ne sent pas, Mme Prout. Oui. je sais que ça a une fuite, euh... Allô. Allô, j'écoute C'est madame Prout Oui Oui, bonjour madame. Est-ce que votre gaz sent, madame Prout Non, moi, chez moi, il ne sent pas. Bon, mais vous avez pété quelque chose ou pas J'ai rien pété du tout. <rire> Après un moment comme ça, avec j'aurais eu La Fesse, c'est la magie de finir sur un petit... <rire> On est à la cool, c'est le week-end, c'est Radio Resto et un hommage à Jean-Yves Lafèche jusqu'à grand minimum 2h du mat. Ah ah c'était Madame Proulx, à l'instant sur une il en a rajouté. T'as un coquin, Antoine, à la réalisation. Dis-moi pas que t'avais ouvert ton micro et que c'était un vrai son Ah là là là là Ah, oh, c'est du gras, c'est dégueulasse. Bon, mesdames et messieurs, un petit point sur euh, Radio Resto. Je vous rappelle le principe. Jusqu'à dimanche soir, on fait de la radio ensemble, avec une forte pensée pour Coluche et tous les bénévoles, tous les bénéficiaires des Restos du Coeur. On compte sur vous, mesdames et messieurs, de l'autre côté de la radio, parce qu'il faut il faut financer des camions. Je te laisse nous rappeler le principe, s'il te plaît, de ce finançage de camions et ce pourquoi on a tant besoin de ces camions. Francky, s'il te plaît. Alors, les camions servent comme... Seb, vous l'a rappelé euh, quelques fois depuis minuit 12 fois déjà j'ai compté je tiens les comptes j'ai rappelé ça 12 fois déjà. 12 fois ouais. c'est ça absolument donc ils servent à transporter toutes les denrées alimentaires pour euh, alimenter les centres pour les bénéficiaires c'est important un camion c'est 40 mille euros et à partir de là on en a deux actuellement ouais, c'est très bien il faudra en avoir beaucoup plus plein, plein. jusqu'à dimanche le soir plus des restos du cœur sur la route plus on porte, absolument et pour ça il n'y a pas de petits dons Alexis, rappelle-nous. Alors, pour euh, donner du coup, il faut aller sur le site radio. Resto du cœur. ou alors sur l'application Radio Resto dans l'onglet Je donne. On est déjà à 185 euros depuis ouais. minuit. C'est très bien. Très Très très bien. bien. Très bien. bien. Euh, Alexis, Francky, j'ai besoin de vous là un petit instant. Oui. On se plonge dans l'ambiance du week-end. Oh. En général, qu'est-ce qu'on fait le week-end entre potes, etc. Avec cet été qui se prolonge. À oh. barbecue. On peut ah. faire des barbecues. Des, des barbecues, t'es gourmand, toi. Ah bah, bah. Plus il y a de la douche, plus t'es content. Quoi. Ah, mais tout le temps. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a l'option barbecue en mode, ouais. c'est l'automne indien, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Et puis, il y a l'option euh, différente, c'est-à-dire que d'aller en famille, mm -hmm. entre poteaux. Mmh. Chaleure, faire sur, une pétanque. Ah, tu veux faire la pétanque Je pas. Moi, j'étais plutôt parti pour aller au resto dans le week-end. Pourquoi pas ouais, Bien sûr. Eh, Radio-resto. Mais alors, est-ce qu'on réserve Ah bah... Bien entendu qu'on réserve Le mec, il pense se pointer comme ça en plein week-end de pointe pas. en disant « Bonsoir, c'est Francky, <rire> vous m'avez entendu 20. ce week-end <rire> sur Radio Resto, je viens pour ma... je peux avoir ma table à titrer <rire> ?» Tout à fait. Tu t'es cru à la canteuse ou quoi Ah ben on sait pas Sérieusement Mais t as, t as, tu, tu fais bien de dire en tout cas « Est-ce qu'on réserve ou pas ?» Ça nous emmène vers une imposture de Jean-Yves Lafesse, celle-ci. Bien-être, bonjour Oui, bonjour monsieur, c'est le restaurant Oui. Mais... Ah bon, je vous entends pas bien là. Vous, vous... Bah, non moi non plus. Euh... C'est y a du monde là, c'est en oui. plein service là. Y a y a du monde aujourd'hui. Oui y a du monde oui. Eh oui, alors évidemment pour vous c'est le coup de bourre hein. Oui. Y a combien de y a combien de personnes. Qu'est-ce que vous vouliez monsieur? Vous voulez prendre réservation? Non, il y a combien de personnes actuellement à table là chez vous? À peu près. J'en sais rien monsieur, écoutez. Ah bon. Qu'est-ce que vous vouliez? Vous nous appelez pourquoi? Euh, ben parce que j'adore emmerder les restaurateurs le midi quand ils sont en train de. Ah bah c'est c'est gentil. Voilà. Il voilà. y a combien de personnes, à peu près Bon, suis je je, si c'est pour parler comme ça, c'est pas la peine, je raccroche. Merci, au revoir. Oui, répondu, oui. bien-être, bonjour. Oui, non, je vous ai fait une blague, c'est pas du tout pour vous déranger, c'était pour une réservation, excusez-moi. Ah oui, non, mais là, euh, vraiment Voilà. Alors, est-ce qu'on peut réserver Oui, bien sûr, pour quand Pour ce soir. Oui, pour combien de personnes Alors, nous sommes 17. Combien 17. Oui, à quel nom Alors, l'association. L'association Oui. Oui. des vieux oui. qui font chier les restaurateurs au moment des coups de bourg. Ben, ben c'est très bien. Elle est encore là, la petite musique. J'adore les Mais musiques d'ascenseurment. Ça me passionne. Et ça me rappelle Charlie Oleg à l'époque de Mais Tour de Mais c'est ça Allez, Charlie Allez, Allez Charlie Allez, Antoine, s'il te plaît, balance un jingle. Radio Resto, 48 heures non-stop. 48 heures en on-stop, ça veut dire qu'on va faire de la radio tous ensemble. Déjà, on est ensemble jusqu'à pas d'heure cette nuit. Mais il y a plein de choses encore au programme. Jusqu'à dimanche soir, Francky, s'il te plaît, déroule le tapis rouge. Alors, on va déjà parler de demain. Demain, on va commencer à 7h avec la matinale de Nicolas Baudon, yeah. d'Aurélie, de Allez. Nott, de Contact FM, que tout le monde connaît, bien évidemment. Et ils auront euh, également d'autres comme Nico Veidi ou Robin Bibo. 6h du mat, ça, demain 7h demain. Heures Mais le premier gros rendez-vous de ce samedi, c'est de 10h à midi, Arthur et oh ses ex. Ouh, Ouh là là. Ouh. Mesdames et messieurs le dieu de la radio. Le roi de la radio <rire> mais évidemment, mais évidemment mais ouais. avec plein de surprises Alexis, dans la journée tu as peut-être repéré quelque chose d'intéressant. Et le évidemment le soir, ce que toi tu as Franck tu as fait le matin et le soir à partir de 20h, il y a la mêlée des, restes, des de, de radio resto avec Miguel Deren. Florian Gazan, Pat Angeli et Alexandre Le Boucher. Les copains, mêlés des restos du cœur. On est ça en pleine, pleine Coupe du Monde. On est en pleine Coupe du Monde. de Il y a un gros match demain soir ou quoi euh, Alors ce soir, il y avait la Nouvelle-Zélande ouais. contre l'Italie. Ouais. Et demain, ouais ça continue normalement. Okay. De toute façon, j'ai appris tout récemment. Vous voyez les gars, la Coupe du Monde, j'avais la référence football. Oui. Donc du coup, rassemblée sur trois semaines à mois un peu de choses près. Mmh. Ouais. ouais. J'ai appris cette semaine que la Coupe du Monde, c'est sur deux mois. Oui, de rugby <rire> parce qu'il ah oui, vient en oui, temps oui. de repos. Ah. et demain il y a trois matchs il faut Bien prendre oui. le temps de la troisième ème mi-temps en fait Bien évidemment. <rire> donc ça c'est demain soir sur Radio Resto ambiance rugby plus la matinale dont on vous a parlé avec les copains de Contact FM et du son là maintenant avec les enfoirés ah. les bénévoles Mes chaussures sont aussi pourries que celles des gens qui passent ici Mon n'est pas beaucoup plus neuf que celui du pauvre Rutebol Moi j'ai marre d'eau comme tout le monde Mes dons on n'a pas trop, mais on a du vol. et nos vies chantent, on est dans ma vie dans ma maison y plus ni moi ni plus ni, moins, ni, plus ni moins que chez le voisin un peu plus d'amour à partager et de temps devant la... Je ne du bénévole, mesdames et messieurs les enfoirés sur Radio Resto à une heure presque tout pile Radio Resto 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir, relevons le défi Bien en sûr, pardon, pardon le mec il a parlé sur la fin du jingle On ne trouve jamais le jingle oh, Je vais ah. me faire défoncer euh, Nous sommes ensemble jusqu'à grand minime... il reste seulement ouais. une heure d'antenne je suis pas sûr vous non. oubliez non, non. le deux ça, heures du avant, mat. je pense pas vous oubliez le deux... vous voulez euh... écouter du son électro ce soir pourquoi il y aura du son électro ce soir alors il y aura du son électro avec Mikosé oui. évidemment qu'il va faire la nuit jusqu'à 7h du mat mais est-ce qu'il va prendre à 2h c'est ça. Euh... ça parce que tu vois j'ai mes un doute je vais je vais la jouer mode vendredi soir on est entre potes de l'autre côté de la radio, en train d'écouter Radio Resto. On boit des coups avec les deux copines. Modération, on peut boire du coca aussi. Mais il y a un moment, pour s'ambiancer en se disant, on va grouver dans les fesses, on se le fait, euh, je sais pas, vers... 3h du mat Peut-être vers 3h. Ouais, ouais Peut-être bien. Allez, 3 h 2 grand <rire> max. Allez, grand max. 3h03. Pas, pas plus. C'est ça. 3 h pas 15. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Resto. C'est comme ça pendant tout le week-end. On va vous rappeler aussi, aussi tout au long de, de cette soirée, de, ce, de cette nuit, les grands moments de radio que vous allez pouvoir vivre euh, autour de Radio Resto. Mais c'est à vous de nous faire vivre un grand moment de radio, de nous faire vivre des grands moments de radio parce que il faut financer pendant tout ce week-end pour les Restos du Coeur des camions Comme dirait Florence qui travaille la production de, de, de tout ce week-end Radio Resto, c'est pas que les camions qui font du froid à l'intérieur. C'est tous les camions. C'est des camions, camions à la différence. Oh. <rire> oh alors. <rire> c'est des camions. C'est euh, pas pour financer pourtant. pour les restos du cœur pour toute l'année. Alexis, s'il oui. te plaît, explique à nos amis de l'autre côté de la radio clairement, simplement. Si je vais la faire la Michèle Feuval. Alors financer un camion, comment ça marche Alexis avec des roues. <rire> non, ça c'est comment il avance. Comment on le finance C'est Alexis qui le dit. Alors, pour financer un camion, eh ben il faut se rendre sur l'application Radio Resto sur dans l'onglet Je donne ou sur le site euh, de Radio Resto radioresto du On va vous rappeler aussi puisque si vous débarquez à l'instant sur Radio Resto, vous dites déjà c'est qui c'est arrêt de l'autre côté. De <rire> Ouais. Il y a Alexis à ma gauche, ouais. Francky à ma droite. Absolument. Moi, je m'appelle Sébastien Bochet. On est ensemble pour une bonne partie de la nuit sur Radio Resto. Mmh. Et à qui est-ce qu'on rend hommage en ce moment même Alors, on rend hommage à l'imposteur public numéro un. Si vous venez d'arriver, on parle évidemment de celui avec lequel on a tous grandi. Mmh. Monsieur Kazimir. Ah non. L L aux enfants. <rire> voilà. Non. <rire> Jean, Jean Yves va bien évidemment. J'arrive chanter la chanson. La chanson Voici venu le, le temps Et des chants dans l'île aux enfants. C'est tous les, les jours le printemps. Alors, c'est le bêtement. Très que... désolé, ouais, désolé. Alexis et moi, on n'était pas nés. Ah, ah, non plus, ah, comme les poissons. Et Anthony comme donc... les poissons panés. <rire> c'est ça. Ah, non, non, non, non, Revenons, revenons à, au sujet principal. Monsieur Deux heures, Monsieur Jean-Yves Lafesse. Ouais. La on écoute ces canulars et des chansons des enfoirés que tout ah. le monde connaît. Bien évidemment, et on vous prend à l'antenne également pour nous parler. Du grand Jean-Yves Lafesse, n'hésitez pas. Alors s'il vous plaît, certes on est tous amoureux de Jean-Yves Lafesse depuis tant d'années. Certes, vous pouvez venir sur l'antenne de Radio Resto en disant « il faut acheter des camions les copains, il faut financer les camions, Jean-Yves Lafesse, je l'aime trop comme ça, j'ai envie de faire cœur avec les mains. <rire> » Ok, ok, ok. Nous, ce qui nous ferait grand plaisir, c'est de vous avoir au Standard pour nous raconter un moment de vie que vous avez peut-être eu la chance de partager avec Jean-Yves Lafesse. Peut-être vous, ou bien... Euh, je sais pas, votre grand-mère, votre grand-père et, et qui vous a expliqué comment elle s'est fait avoir. Mais oui, <rire> t'imagine, im Madame Ledoux appelle Madame Ledoux. Il, il, il est capable de l'avoir fait, peut-être. Pour propos... les sardines ou pas De quoi Est-ce que c'est pour les sardines ou les saucisses sur le toit de Madame Micheline oh, oh là là, le coup <rire> du barbecue avec l'antenne télé, c'est <rire> celui <rire> qu'on va se faire maintenant ou c'est après ça Non, non, il sera bien plus tard. Ah oui, alors, là On parle de Jean-Yves Lafesse, on va parler d'un autre monument du patrimoine français, l'Arc de Triomphe. Sans chemise, euh, sans pantalon. Ah. ah oui. Ah oui, ah oui. Sauf que là, on va garder la chemise, on va juste enlever le, le pantalon et on va vivre ça en mode quand même euh, on est dans le haut du tableau, euh, vous savez, des gens importants dans ce pays. C'est un préfet qui se retrouve sans pantalon. Mmh. C'est du made in Jean-Yves Lafesse sur Radio Resto. De Venem? Allô, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Oh, même le Ledoux, à l'appareil. Je vous appelle pour vous dire que mon mari est parti vous rendre visite à la mairie. Oui. Est-ce qu'il est arrivé? Non, non, non. Ah oh, bon? Parce que c'est un monsieur âgé, il est distrait et il est tellement distrait que je l'ai vu partir par la fenêtre ce matin. Il est parti avec sa veste et sa chemise et sa cravate, mais il a pas mis de pantalon. Et je n'arrive pas à le joindre sur son téléphone portable. Est-ce que ça serait possible que je fasse un transfert d'appel pour voir si vous arrivez, vous, à le joindre Oui, il... alors il faudrait que je fasse quoi Eh bien, eh écoutez, demandez-lui de rentrer à la... évidemment à la maison parce qu'il n'a pas de pantalon. Alors attendez, je vais faire le numéro, ne quittez pas. Oui, allô Allô Oui, bonjour, madame qui est à l'appareil. Oui, vous êtes monsieur Ledoux Oui Oui, j'ai votre votre femme souhaiterait que vous rentriez chez vous. Qu'est-ce qui se passe Je sais pas, un téléphone en me disant que vous êtes sorti euh, sans pantalon. Attendez, Madame, vous appelez sur le portable de Monsieur le Préfet de région. Je suis en réunion avec mon administration et je dois rentrer chez moi mettre un pantalon. Bah, je comprends pas. Il y a une dame qui m'a téléphoné mais qui m'a transféré sur votre numéro. Attendez, je peux parler. C'est Monsieur le Maire qui est derrière. C'est euh, Monsieur. Non, attendez, la... attendez, je vous le passe. — Oui, monsieur, excusez. Bon, je pense qu'on peut s'excuser. Mais j'étais à côté, donc, de la secrétaire de mairie, qui téléphonait avec une dame, qui a transféré, donc, l'appel, et elle retombe sur vous. Alors je pense que c'est une plaisanterie qui est tout à fait regrettable. — Non, mais attendez. — Oui. — rendez compte à qui vous parlez, quand même ?— Écoutez, monsieur le préfet, ne, ne le prenez pas comme ça. Moi, je suis conseiller municipal à la Oui. — C'est une histoire complètement abracadabrante. Cette dame téléphonait à la secrétaire de mairie pour dire qu'il fallait qu'elle rappelle son mari qui était sorti sans pantalon. Voilà. C'est complètement idiot. Vous permettez une seconde. <rire> je vais mettre l'amplificateur pour que. Oui, bon oh, ben de toute façon. Je pense que pas ça, que ça va intéresser beaucoup de monde. Oh, mais... je pense que c'est. Si. Oh ben vous savez, mais c'est plutôt comique, je Attends, dirais. Oui, hein. ben moi ça me dérange. Hein. Oui non mais j'entends bien monsieur. Bon attendez. Écoutez. Attendez, pense... vous permettez. Oui. Voilà. Hum. Alors écoutez, nous sommes avec la mairie de Venem qui vient de me demander de rentrer chez moi pour mettre un pantalon. C'est bien ça, monsieur. Monsieur le préfet, est-ce que je peux me permettre de vous faire comprendre? que nous avons eu votre numéro de téléphone... J'ai bien un pantalon, à suite, monsieur. À la suite, écoutez-moi. Allô, suite, allô la, je, Allô Oui Oui, bonjour, monsieur. Oui, je vous euh, suis, très bien. Je suis l'assistant de monsieur le préfet. Oui. Euh, je peux vous assurer que monsieur le préfet a bel et bien un pantalon, hein Non, mais attendez, monsieur, mais attendez. Comprenez bien qu -ce, ce que qu vous explique. Qu'est-ce que c'est que cette explique. histoire Sincèrement, c'est tout à fait, euh, je dirais, c'est dramatico-comique, en quelque sorte, parce que... Comique sérieusement, non, mais attendez, pour nous... Je peux vous dire que c'est quand même un peu dramatique, parce qu'on se trouve avec le préfet de région, mais nous n'y sommes pour rien. Hein. Alors, la seule chose que je peux vous dire, personnellement, en mon nom, mais aussi au nom de la secrétaire de mairie, c'est qu'on est vraiment navré de vous avoir embêté, mais croyez-moi que pour nous, c'est pas mieux. Bah. Voilà. Eh bien, écoutez, hein? je vous remercie. J'ai voilà. compris. Transmettez Alors, mes vœux à, à votre secrétaire. Je vous remercie d'avoir. Je compris. reprends ma conversation. Je vous rassure, j'ai bel et bien un pantalon sur oui, moi non, ce mais, matin. J'en ai jamais douté, de toute évidence. Mais c'est maître André Tabron, quand même. Bon. Transmettez puis, bon... mes amitiés au maire de Venem, que je ne connais pas d'ailleurs. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je le lui transmettrai. Au revoir, Monsieur le Président. Et bonne journée. Je vous en prie. Allô, oui. Allô. Oui Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Mme Ledoux, elle appareille. C'est madame Ledoux, oui. Oui. Bon, alors, je vous écoute. Ben, écoutez, on fait des des plaisanteries avec des, des amis et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oui. Et je vous ai transféré... Oui, sur... vous m'avez transféré, le préfet de région. Je vous remercie, c'est très gentil de votre part. Comment bon. ça a marché Ben, le préfet de région, c'était super, hein, entre nous, soit dit. Hein. Ah. Ah oui, oui, très bien. Non, mais il était très content... Euh, ouais. Il nous a dit que son pantalon était bien sur ses fesses, si j'ose dire. <rire> voilà, ça vous fait rire. Attendez, informez mes amis. Oui, Et eh informez-les. Ça a marché. <rire> Ils ont eu le préfet. Oui. Et le préfet s'est amusé. Mais enfin, c'est une plaisanterie qui est un peu forte quand même. Hein. Oui. Euh, on on l'a vraiment dérangé en pleine. Il a, il a mis le haut-parleur. Et ensuite, il a passé son secrétaire et puis il a terminé en nous souhaitant effectivement une bonne journée. Attendez, quittez pas. Appelez la préfecture et puis on va faire un transfert d'appel. Ah non, plus maintenant. Hein. Arrêtez. Non, non, non. le, le faites plus de transfert d'appel maintenant. Hein. Monsieur le préfet. Oui, oui bonjour. Ah bon Voilà, je vous appelle. C'est la mairie de Venem à l'appareil. Ah non, non, recommencez pas. Il paraît que vous avez fait caca dans votre pantalon Ah non, là vous exagérez. Il a il était furieux. Bah oui, je me doute. Non, non, là vous exagérez. Allez, je vous souhaite un bon anniversaire. Au revoir, monsieur. Et au revoir. oui, Marie de Venem, j'écoute. Oui, la préfecture apparaît. Je vous passe Monsieur le Préfet. Ah oui, je vous remercie. Merci. Monsieur le Préfet. Oui, Monsieur. Euh, Excusez-moi. Oui. J'ai fait quoi exactement dans mon pantalon Bon, alors vous. A... Alors écoutez, j'ai réussi à avoir parce qu'il a la, la personne. Qui les plaisanteries. Vous venez de m'appeler à l'instant. Non, c'est pas moi, monsieur, c'est lui. Vous m'avez dit, j'ai fait... Caca dans votre pantalon. Oui, et vous le redites. Ben oui, ben bien évidemment, je le redis, puisque je l'ai entendu. Non, attendez, mais écoutez, attendez. Écoutez, moi, alors là, euh, j'arrête, hein. Ça, ça fait fort, hein. Parce que non seulement, monsieur, évidemment, préfecture, j'ai un pantalon. Oui, mais attendez, mais je le sais, j'ai bien compris. Et en vous plus... Vous avez un pantalon et vous avez pas fait caca dans votre pantalon. <rire> J'en je ai jamais douté, croyez-moi. <rire> Oh mais quelle magie de revivre ça ensemble sur Radio Resto, jusqu'à au moins 2h du mat', C'est hommage à Monsieur Jean-Yves Lafesse, on va continuer ensemble à se faire ses plus grands canulars, on va évoquer la mémoire de Jean-Yves Lafesse, et surtout, on a besoin de vous de l'autre côté de la radio, là, maintenant, tout de suite, tout au long de la nuit, mais aussi pendant tout le week-end, et moi qui adore les heures miroirs, je suis heureux de vous dire, il est 1h11. Bienvenue au cœur de 48 heures de radio inédite. Bienvenue sur Radio Resto. Totalement inédit Et ça va être comme ça pendant tout le week-end. Vous allez vivre des moments de ouf et on va vivre des moments de ouf avec vous également puisque au fur et à mesure que la cagnotte de chacun des camions va monter, on va être comme des oufs. Donc rendez-nous ouf s'il vous plaît en faisant vos dons. Alexis vous rappelle comment maintenant Alors, deux moyens. Euh, le premier, c'est sur le site radio.restoducœur.org ou alors sur l'application euh, Radio Resto dans l'onglet « Je fais un don ». Et alors, certes, il y a Radio Resto, la version radio que vous écoutez en ce moment même. Merci d'être là. La version radio que vous réécoutez en podcast, via l'application mobile, via le site dont vous parlez à l'instant, Alexis, pour pouvoir réécouter et revivre ce moment de radio. Mais surtout, ça va bien au-delà Bien de là, franchissement si oui. complet. Explique tout. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube. YouTube, on est en direct là actuellement, donc n'hésitez pas. Coucou, c'est nous. Coucou. Ah, bon ah, ouais. De Chavannes <rire> disait ça un moment. Coupou le mec nous. aurait dû en faire une émission. je vois, ce serait appelé oui. Coucou C'est Nous. Ça, ça, aurait ça, aurait ouais. ça aurait été canon. Ça aurait été canon. Voilà. Oh, C'est ah, trop ah, con. Ah, à ah, ça, à mètres du but de Santiago. chose hein. Ça s'est joué un peu. Ah, ça joué un peu. Et il y a la chaîne YouTube. Il y a plein d'autres trucs. Et à tous les réseaux sociaux. Ouais. Tout le week-end, vous verrez des stories sur les réseaux sociaux de tous les animateurs et animatrices qui vont passer. Également sur le compte de Radio Resto ah. sur Instagram. C'est repris également sur Twitter. Vous n'hésitez pas et vous pouvez faire des dons. Encore jusqu'à fin novembre. On le rappelle, un don plus un don plus un don égale un don. À, un gros camion. Ah, c'est ça Voilà. Antoine, il est toujours <rire> sur le coup. Hey. Je pense que tu vois, on pourrait jouer à 10 camions. Lui, il dirait au début pouet-pouet. Mm. Et en fait, comme il est réalisateur de cette émission, il va appuyer sur le même bouton toute la suite. <rire> on, on teste, on teste. Ah. J'ai même pas eu besoin de dire camion. Hey. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Tu sais quoi Le vent tout au long de la soirée, je le sens venir. On peut je le sens venir et comme je suis totalement bilingual, j'ai envie de dire "I feel it coming." Mm. Mesdames et messieurs, nous passons la soirée en musique avec les enfoirés et là écoutez-moi cette reprise de The Weekend à Philip 6 Coming. C'est sur Radio Resto. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't even have to fight. can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between. Non mais, attendez. non mais attendez, vous croyez qu'on vous voit pas de l'autre côté de la radio On là, en train de tout. vous faire des bisous là-dessus C'est honteux c'est Il eh. y, y a des enfants peut-être En plus ça tombe bien, c'est le week-end. Allez Oh là là Moi je dis maestro jingle s'il te plaît Antoine. Bienvenue sur Radio Resto. Oui bienvenue parce que peut-être que vous débarquez à l'instant. 1h19 du matin dans la nuit de vendredi à samedi, vous êtes sur Radio Resto. Tout va bien, enfin j'allais dire tout va bien. Non, tout va pas encore hyper bien parce que on a besoin de plein de camions. Oui. Pour le moment, on en a deux pour cette édition 2023, mais on peut encore faire mieux. Oui, un don plus un don plus un don égal un gros camion. Eh ouais. <rire> Je me fais baiser chaque fois. C'est formidable C'est pas sorcier. Oh là là oh Jamy, tu sors de ce corps tout de suite. Alexis, tu re-rentres dans un autre corps et s'il oui. te plaît, tu nous rappelles comment tout au long de ce week-end et comme l'a rappelé Francky tout à l'heure, jusqu'au mois de novembre prochain, quasiment au lancement de la campagne d'hiver des Restos du oui. Coeur, on peut effectuer des dons pour, attention, Antoine, soit sur le coup, financer des camions. Oh. Alexis, magnifique, magnifique. Magique. Deux solutions pour faire un don au Restos du Coeur. Pas une Deux, non, deux carrément. Deux, mais pas une, pas deux. On est comme ça, <rire> on est comme ça. C'est Radio bah. Plus, Radio Resto, pas une solution, non, deux, deux. solutions. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, Alexis. Exactement. Première solution, le site internet radio. Resto du cœur. Wow. Allez, voilà. Ou alors la deuxième solution. Ah, la deuxième, la deuxième, la deuxième. Attention, ah, Madame Zélie. Une h 20 on vous révèle la deuxième solution. L'application. Oh, ça rime mais en mais plus. Mais exactement. C'est une l application applic téléchargeable sur. Android et IOS Exactement. Wow. Ah, tu dis IOS, toi Je sais pas, tu dis comment Mais t'es totalement bilingue, le mec ah, Moi, je dis sur le truc d'Apple. Ah, <rire> C'est pas mal. Bon, merci beaucoup de faire de la radio avec nous au cours de cette soirée. Il est 1h20 du mat', on rend hommage jusqu'à grand minimum 2h du mat' à l'imposteur public numéro 1, monsieur Jean-Yves Lafesse. Hervé oh Hervé Qu'est-ce qu'il y a Hervé est là Bon, on va vérifier, euh, s'il vous plaît, euh, Jean-Yves, décrochez le téléphone. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. On vous entend très mal. Ah, tiens, c'est c'est André Guingouin, ça, non? Oui. Ah bon, comment ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va. Quoi de neuf? Oh, ben, pas grand-chose, tout va bien. Bon. Oui? Je t'appelle Sylvie ou Hervé, euh, André? Hervé. Oui, Hervé. Oui. Oui. Bon, conserve, hein? Merci. Hervé! On le trouve pas André. Oh merde. Hein? Comment? Comment? Comment? Comment? Qu'est-ce? Oui. Oui. Non Hervé, je sais pas où il est parti, je te dis. Hervé est là? Oui. Euh, non, il n'est pas là. Ah ben tu peux me le passer. Oui, Hervé est allé faire un tour en vélo avec le petit. Oui, tu peux me le passer. Mais non, il n'est pas là. Ah, c'est toi Hervé? Eh ben non, c'est Jean. Ah bonjour Jean. Bonjour. Euh... Ça va? <rire> c'est pas connu. Comment ça va? Ça va? Hervé est là? Non, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est encore parti faire du vélo? Faire du vélo, oui. Avec nos petits? Oui, voilà. Pas? Bon. Oui. Tu peux me le passer. <rire> il n'est pas là, Hervé. Oh, c'est Hervé qui me fait une blague. Et Sylvie, est-ce qu'elle est là? Sylvie? Non, elle est partie se reposer. Oh, c'est qui, là? Ah, c'est Hervé. Non. C'est pas Hervé. C'est pas Hervé. Non, c'est qui? C'est sa mère. Madame le... Oui. Bonjour madame. <rire> Comment allez-vous? Je vais bien. Bien. C'est Monsieur Ganguin qui est à l'appareil là. Oui. Oui, je reconnais Comme... bien votre voix. Ah ben voyez. <rire> ça va bien? Oui, ça va très bien. Bien. Alors. Mais, mais vous n'avez pas vu Sylvie alors? Non. Non? Ben non, j'ai demandé à parler à Hervé. Hervé n'est pas là. Hervé, il est parti faire du vélo avec son petit fils. Ah ben là vous allez pouvoir me le passer. Eh bien non, je sais pas, il est parti dans la campagne. Ah bon, je peux lui parler? Vous n'allez pas pouvoir parler parce qu'il est parti en vélo. Jean. Non, son fils. Qui ça? Hervé. Ah bon. Ben, je peux parler à Zan. Oui, ben, je sais pas, il n'est plus là maintenant. Zan? Oui, il est parti avec Sylvie. Non! Si, si, il n'est plus là. Est-ce que vous pouvez me le passer? Non, justement, il n'est pas là. Je vais lui parler, ça va tomber très bien. Je Venez, voilà, juste Hervé qui arrive. Ah bah tiens, très bien. <rire> C'est Hervé. Allô? Hervé? Oui. Comment ça va? Bonjour. Ah bah t'étais allé faire du vélo avec le petit. Hein? T'es allé faire du vélo avec le Ouais, je à Carboulé. Ah bon d'accord, quel temps il fait là-bas Oh ben il fait beau, hein Oui. Oui. J'ai parlé à ton père. Oui. J'ai eu ta mère. Oui. Puis je voulais t'avoir, mais bon. Ben ça... voilà, je suis là. Bon, ça va Ça va. Très bien, tu me passes au petit Boubou, j'ai parlé à papy. Gaëtan. Gaëtan, vas-y dire un mot au papy. Allô T'as fait du vélo T'es pas tombé Il est pas tombé Non. Bon, il a été fier et droit Ouais, comme ça grand-père. Oui. Bon. Ben, ça va. Quand de neuf, sinon oh, Ah tu ben sinon ben on a commencé les préparatifs, acheté euh... ben t'as intérêt oui. Acheté des bagues et tout tout tout, tout l'attirail quoi. Comment t'as payé Bon oh, pas cher, on a acheté chez Leclerc. Hein? Ben, ben t'as intérêt oui, je veux quand même pas que tu dépenses trop hein. Sinon ça va. Ouais. Hervé. Oui. Tu peux me passer Hervé c'est Hervé là. Hervé. Oui. Comment tu vas mon petit? p'tit Ça va. T'as acheté des bagues Oui. T'as des Leclerc Oui. Ben. Quoi neuf? Ah, ben, quoi de neuf? Euh, la moitié de 18. Hé, hé, hé! Sacré Hervé, ben! Ah, tu t'aimes bien de sang, toi? Bah oui. Tu peux me passer Hervé? Hein? Ben... Mais c'est qui, là? Comment? <rire> <rire> Comment? Comment? Comment? Qu'est-ce que... Oui? Oui! Hervé, est là! La fesse. C'est toi je t'en prie. Jean-Yves Lafesse sur Radio Resto à quasiment 1h25 du matin. Vous voyez, quand j'écoute la toute fin de cette imposture de, de Jean-Yves Lafesse et le petit mix avec les rappels, les mmh. gimmicks au cours de, de du canular, ça me fait penser, en remontant encore un petit peu plus dans le, plus dans le temps, à du De Funès. Ah oui, c'est un peu de Vous ça. Vous voyez Il y a un peu de ça. Genre, de, de toute façon, De Funès a inspiré tout le monde. Oui. On est d'accord Absolument. Avant oui. lui, c'était Molière Ça doit être ça. Et jusqu'à la fin des temps, ce sera Michel Drucker. <rire> Vas-y, balance-dix-sons. On a un jingle ou pas Ben il est, passé, mais il, il, est passé. Passé, il est passé, mais il est passé. passé, passé, passé est... est... Remets-le, à... alors, remets-le. Radio Resto. Maintenant, mettons notre son, le camion. Euh... Ah, ah Et pourquoi un camion débarque à 1h25 sur Radio Resto Parce tranquille que un don plus un don plus un don égale... Un, un gros camion. camion. Allez, un gros camion. Mais alors attendez, le gros camion, il arrive comment mais Il tombe pas du ciel. Ah euh, non, ça tombe comment pas de rien. Comment on fait non. On le finance. Absolument. Grâce à qui À vous, de l'autre côté de la radio. Et, -et si vous explique comment Deux solutions encore, le site radio.restodicœur.org euh, ra radio. <rires> radio. <rire> Ça y est, <rire> est, perdu. Ça y est <rire> il est perdu. ou sur l'application Radio <rire> Resto, dans l'onglet, je fais un don. Et ils peuvent faire des dons euh, jusqu'à fin novembre. Exactement. Et, Et on peut faire de la radio ensemble jusqu'au bout de la nuit. Il y a un numéro de téléphone si vous voulez intervenir dans cette émission. Peut-être nous raconter un de vos souvenirs de la fesse. Alors, J'ai un peu limité, certes, euh, en disant si vous avez vécu un moment avec Jean-Yves Lafesse, etc. etc., etc. ça, c'est des moments de vie, excuse-moi, mais euh, c'est pas donné à tout le monde. Ok. C'est vrai. Vous avez un lien particulier avec Jean-Yves Lafesse en tant qu'auditeur, téléspectateur, etc. Et ça vous ramène à un moment de votre vie mais bien précis, genre... Euh, je, genre, il n'y a pas forcément un truc de fou, mais en tout cas, ça vous évoque quelque chose. Mmh. Vous voulez en parler avec nous Viendez Viendez, numéro téléphone de téléphone d'Alexis pour ça 01 46 20 31 31 Et qui c'est qui vos enfin vos appels au standard C'est Arthur C'est Arthur Est-ce Est -ce que c'est est le même mec ça. qui sera à l'antenne demain de Radio Alors, Resto Alors, pas tout à fait <rire> Pas presque. tout à fait Si ce n'est lui, c'est hey. donc son frère A ça, vraiment Ah oh, ça putain, On va passer notre nuit à 2 mètres du bout de C'est pas possible Pourquoi quoi. je parle d'Arthur Parce qu'en tout cas, ça fait partie des... <rire> Qu qui vont mmh. intervenir sur cette radio ce week-end. Alors, Arthur, effectivement, euh, sera à l'antenne à 10h, demain matin, mais on vous en a parlé. Dans la suite, vous trouverez à 12h, à midi, jusqu'à 14h, Bruno Guillon, avec Samuel Etienne, celui qu'on retrouve partout sur Twitch, ouais. et avec Damien Thévenot pour, n'oubliez pas, les réponses ah génial ça peut être drôle le truc est l'envers c'est ça mais de façon ils ont fait des jeux de gueudins cette oui. année sur Radio Resto vous avez vécu le question pour un camion euh, tout à l'heure absolument ouais. ah ouais. ouais et il va revenir et il revient bien sûr c'est un conducteur conducteur de camion c'est tout pour moi bonsoir 1h27 vas-y et je parle <rire> d'un Merci. à, à, merci à, à la, la suite aussi. du programme de samedi et eh ben après après n'oubliez pas les réponses ce sera secret de tournage avec Vincent Perrault Vincent Ciruti, Ségolène Aluni, que Francky tu connais très bien. Oui, elle bosse pour France Bleu. Elle fait, comment ça s'appelle côté tournage Terre de tournage. Terre de tournage. C'est canon à écouter ça. Elle est tellement talentueuse. C'est une vraie spécialiste de cinéma. Ah, et voilà. en plus de ça, les invités de ouf qu'elle a, qu'elle met à l'aise et qui raconte des choses qui racontent pas ailleurs. C'est ça. Exactement. Ce sera si. tous les tous les passionnés du cinéma et si bah, vous êtes euh, Comme et eh ben, ce sera l'émission pour vous. Et vous pourrez les appeler également pour discuter avec eux de secrets de tournage. Et vous êtes sur Radio Resto jusqu'à pas d'heure, jusqu'à la fin de ce week-end. On réécoute sur l'application et le site internet. Alors, vous voyez, l'ambiance de Jean-Yves Lafesse, forcément, grâce à lui, et du rire. J'ai envie de prêcher un peu pour ma, part, moi, pour ma paroisse et dire que nous, ce qu'on aime, c'est... Le rire d'un côté, les chansons de l'autre. Oui, oui, ça, ça ouais. me rappelle quelque chose. Je, je vois pas du tout où tu non, veux aller. Pas et alors, fais pas le gars qui fait qu'il croire. Bon, euh, ok. Moi, euh, bon, euh, je vois pas. Ça suffit maintenant. Euh, on va se faire un peu de chansons, justement, s'il vous plaît, avec les enfoirés qui vont rythmer tout au long de ce week-end euh, sur l'antenne et qui vont rythmer aussi votre nuit, là, en ce moment. Allez, juste une petite chanson. C'est juste une petite chanson... Tite chanson d'amour pour tous ceux qui sont pour qui y jusqu'au bout qui se bat malgré tout c'est juste une petite chanson une chanson pour l'espoir une, une chanson, chanson plein d'espoir pour tout repeindre en clair allumer les lumières c'est juste une petite chanson qui vient Si on chante tous ensemble Si on unit si tu chantes avec moi La la la la la La la la la La la la la La la la la juste une petite chanson petite chanson d'amour qui sont pour la la la la la la la la la la la c'est juste une petite chanson qu'on chante à l'unisson juste une petite chanson qui nous permet de voir l'horizon c'est juste une petite chanson du cœur de la raison rêve la lune c'est possible Mais c'est juste une petite chanson, un truc sans prétention. Un petit bout de mélodie et une le cœur sourit, la C'est juste une petite chanson, toute simple comme un bon choix. une petite chanson, une chanson C'est juste une petite chanson, c'est juste une petite chanson, une petite chanson d'amour pour tous ceux qui sont pour, pour tous ceux qui sont pour. Eh ben c'est juste une petite chanson qui fait vachement bien en cette nuit de vendredi à samedi sur Radio Resto. Les enfoirés avec vous de l'autre côté de la radio. Antoine Balance. Radio Resto. Faites vos dons sur radio.restoducoeur.org. Antoine Balance, c'est pas son nom en entier, c'est Antoine, s'il te plaît, Balance <rire> le jingle, <rire> Antoine qui réalise cette émission, à en mes soi. côtés, il y a Alexis, oui. qui va vous rappeler dans un instant comment effectuer vos dons, il y a mon poteau Francky qui en est soi. là aussi, moi je m'appelle Sébastien Beauchet, on fait de la radio ensemble, je vous préviens, je, à mon avis, jusqu'à pas d'heure, enfin, après, non, on en est un peu vieux. pas jusqu'à deux heures. <rire> ah, ah oui, c'est vrai que sur le contrat, c'était marqué deux heures. Ouais. On va rappeler euh, Nico s'il est d'accord. Attendez, euh... attendez. C'est deux heures du mat là ou c'est deux heures demain après? C'est peut-être deux heures, quatorze heures. On a mal compris. <rire> oui, je pense c'est ça. Allez. Eh, sur un malentendu. <rire> ça <a> peut fonctionner. <rire> ça, passe. Eh, ça, dépend, ça dépasse. Ça dépasse. Ok. <rire> Mesdames et messieurs, dans un instant, on va se faire une euh, un posture absolument cultive, Moi, ça fait partie de mes préférés, je vous l'avoue. En plus de ça, elle fait trois bonnes minutes mmh. et il y, y a un échange de. Vous aimez le jazz? Vous on adore ça. Vous, vous savez ce que c'est un scatman vous, vous souvenez de la chanson Putain, j'aurais dû penser à ça en disant il faut il faut prévoir la chanson du scatman. John Scatman. Mais oui, John Scatman. Ça. Vous aimez le scatman vous, vous savez pas trop ce que c'est Jean-Yves Lafesse je vous explique tout dans un instant. D'abord, on a des choses à vous rappeler, c'est-à-dire comment financer les camions camions comme dirait Florence à la prod, dont on a grand besoin grâce à vous, Alexis, s'il te plaît. Alors deux solutions le site internet radio.paristo.dupere.fr.org. <rire> Ou l'application Radio Resto disponible sur iOS, Android. On est déjà à 80 690. Allez C'est très, très, très bien. Pour la première soirée, c'est très ouais, bien. On est en route vers le troisième camion, mesdames et messieurs. Hein le troisième camion, il va être assuré. Ça dépend que de vous. Donc, on compte sur vous, s'il vous plaît, comme disait Monsieur Coluche. À qui on pense, bien entendu. Mais en tout cas, là, jusqu'à... Je sais pas à quelle heure, on se concentre sur euh, l'imposteur public numéro 1, Monsieur Jean-Yves Lafesse, à qui on rend hommage cette année pour cette quatrième saison de Radio Resto. Je vous l'ai dit, on est parti sur une imposture, mais alors cultissime. Écoutez-moi ça. Ah oui, oui euh, Mike Oui si moi, Je m'en veux pas de parler, parce que j'ai un herpès euh, sur la bouche. Tu dis Attends, c'est bien Mike Bah oui ben, Mike, alors euh... C'est pas Jack Starling Voilà. Ah, ben dis-donc, dis ça fait des âges, je crois que t'étais mort, moi. Mais tu te souviens de moi Ben, t'étais bien Jack Starling. Bah, euh, oui, Mike. Ah, ben, évidemment, je me souviens de toi, comment je t'aurais oublié, tu rigolo ou quoi Qu'est-ce que tu viens Toujours dans le jazz Ben, oui. On va voir, quel instrument jouer Du piano. Et comment je jouer, comme un... Comme un dieu. Voilà, ah. <rire> T'as pas oublié, hein Bah dit, merde, on a quand même joué ensemble, non Ouais, salut, salut Mike. Salut. C'est Jack. C'est un sacré Mike. Ça fait plaisir de t'entendre. Ah oui, bien sûr, oui. Bon, alors, euh, let's jazz. Let's ah, ja yeah, always, man. Mike, t'es prêt Ouais. 3, 4, et 3, 4. Oh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 Rip be happy to be rip to be I've been over over rip I've been over over to die I've been over over to be the to bab rip to be Tu be Reptobe Tu be Javalmoku Dis, tu rappelles-vous que je suis dans le téléphone en français de l'après-midi toi? Hey Mac. Ouais. Ça fait du bien hein. Ça dégage. Je vois toujours pas qui tu es. Ah, énorme J'ai ados, mais j'ai ado, tellement toujours adoré cette fin du mec qui tient le coup quand même au téléphone avec la flèche ah, pendant 3 minutes en disant dès le début de l'imposture « Ah, mais ouais euh, !» C'est Charlie quelque chose, je crois, un truc oui. comme ça. Bref, en tout cas, qui remet totalement le gars, qui vit 3 minutes de scat avec lui et qui, à la fin, dit « Je vois toujours pas qui tu es. » On se connaît. Alors, le, <rire> le, le scat, c'est ce qu'on appelle en jazz le Scatman. Et là, vous vous dites, Scatman, ça me dit quelque chose Oui, vous avez grouvé là-dessus. C'est trop bon. C'est trop bon. Et Alexis, tu nous rappelles qui avait interprété ça tout à l'heure John Scatman. Exactement. exactement. Sure. Je suis entoré de pro, hein, les copains. Ah bah, le, vous... micro ah, le, ah, le micro il est parti. Je suis entoré de pro pour vous accompagner sur Radio Resto. Ça dure tout au long de ce week-end. Il y a plein de choses à vivre. On vous en parle dans un instant. On a fait le jingle entre les deux ou pas encore Vas-y, balance, entonne. Radio Resto, faites vos dons sur radio.restoducoeur.org. Vous avez le principe pour effectuer vos dons et donc financer tout au long de ce week-end et jusqu'au début du mois de novembre, enfin jusqu'à novembre. On s'en fout début, milieu, fin. Financer des camions pour les Restos du Coeur. On compte <rire> sur vous. Il va se passer des trucs de gueudins pendant tout euh, pendant tout ce week-end sur Radio Resto. On vous en a déjà évoqué quelques-uns. Francky, tu nous en rajoutes eh Ah ben, écoute, euh, Alexis, euh, voulais mettre en avant le 16h 17h bien ah, sûr avec de demain, de demain de demain 16 16h 17 c'est après c'est avant la copine Géraldine Meyer qui prend l'antenne à 17h euh, Géraldine sera dimanche dimanche il dimanche. y a tellement de choses demain 16h 17h s'il te plaît Alexis ce sera vous connaissez ces voix avec notamment Philippe Iado de Nostalgie ah, ouais. Julien Boucher de Chérie FM M6 et Corinne Versini RTL2 voilà c'est ouais, oui. une émission sur les voix sur off. Les voix off. Ouais, exactement Donc ça va être vachement intéressant de connaître les coulisses de tout ça. Comment euh, ils peuvent faire des voix sur les pubs, ouais. sur les documentaires, surtout. Il y a un truc que je kiffe tellement avec cette Radio Resto pour laquelle j'ai euh, le plaisir mmh. vrai pour euh, la première fois euh, cette année. C est, c est, on est toute radio confondues, les copains. C'est ça. Ouais. Vous vous rendez compte Tout le monde de la radio se réunit ce week-end. C'est énorme. Pour radio, radio animateur et humoriste aussi. Absolument. Parce que euh, demain, à 18h, transition incroyable. Michel Wacker gel <rire> <rire> ou le canapé. Euh, donc demain 18h 20h faites l'humour pas la guerre. Allez. Avec Clément Lanoux de robe. Ah, C'est Clément oh qui gère la. ça. Avec notre juste sur Radio Resto. Tout à fait. vous Avec un humoriste que tu connais très bien Laurent Bara. Oh énorme. Mais également Willy Rovelli. Allez. Oh, oh là là. Tant Pisciuro et Philippe Cave-Rivière Ils vont tenir seulement pendant une heure les gars Deux heures, 18h, ah, 20 heures. Oh, Mais qui... je pense que ça va être un peu court quand même Ah ouais tu m'étonnes J'ai déjà voilà. entendu cette phrase en soirée mais on va pas oh, On va plutôt parler alors, de alors, de Nous, regarde là, pas. Là encore la transition Excusez-moi elle est un peu bizarre mais <rire> Non tu peux pas <rire> Tu peux pas faire cette transition C'est pas possible Je vais y aller, on a dit, les gars, on fait de la radio, on est sans fil. Excusez-moi, on vient de parler de ça à l'instant. L'imposture qu'on s'apprête à écouter ensemble, elle s'appelle... Elle s'appelle la pipe 69 Putain, j'en peux plus, j'en peux plus. Vas-y, balance. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. France D, comme à l'appareil. Oui. Nous allons installer, vous le savez, actuellement les fréquences vocales. Vous êtes actuellement dissymétrique, je crois. Bon, je vais essayer de vous expliquer ça simplement, hein oui. Nous améliorons actuellement la qualité du son. Donc, nous allons vous donner des références pour permettre à l'opérateur qui va vous appeler dans deux secondes de faire les réglages. Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter Je vais prendre quelque chose, oui. Prenez pas un coup dans le luc, hein. prenez un stylo. Hein. Oui, ça y est. Bon, donc je vais vous donner des nouvelles références. Oui. Donc, votre code, madame, si vous pouvez le noter, donc ce qu'on appelle la position de l'appareil. Donc, vous notez position, deux points, le 69. 69 Voilà, il vous demandera votre position, vous lui direz le 69. Oui. Alors, ensuite euh, donc euh, oui, vous êtes en inductif polarisé, donc ton, tonalité, ah, on va vous demander donc la spécialité deux oui. points la pipe. La pipe. Parce que votre appareil est en pied i e pressium. C'est ce qu'on appelle chez nous la pipe. Ah oui. Alors, donc ensuite, je regarde les cosses de votre appareil, ce sont des M2 hein. C'est ce qu'on appelle chez nous des jambes, parce que vos cosses, l'appareil téléphonique a des cosses en forme de jambes. Donc vous lui dites qu'elles sont écartées. Oui. Ensuite, on pourra faire les réglages. D'accord. Voilà, je raccroche et je vais vous appeler tout de suite. Oui. À tout de suite, madame. Au revoir. Oui. Oui. Bonjour, madame France oui. Télécom, l'appareil. Oui. Euh, Est-ce qu'on vous a appelé pour les références Oui. Ah, très bien. Alors, je vais vous demander votre position. La position 69. Le 69. Le 69, très bien. Votre spécialité euh, La pipe. La pipe. Voilà. Et comment sont vos jambes Écartées. C'est bon. possible. <rire> vous vous rendez compte Vous, rendez voilà. compte, vous replacez ça dans l'époque, etc. etc. Le, la générosité, la gentillesse, la bienveillance de Jean-Yves Lafesse au téléphone qui, au bout d'un moment, les gens, ils il, il, il lâchent les chevaux Mais également de cette petite dame... C'est trop chou Qui est juste naturelle en Mais fait. Mais c'est ça C'est ça C'est canon Vous êtes sur Radio Resto, il est 1h42 mmh. du matin. Euh, à 2h du mat, il est censé y avoir le mix de Mico. Absolument. On est d'accord. Ah, ouais. Alors, certes, il va y avoir le mix de Mico. Et comme Mico, il est là, on s'est dit, vu qu'on sait qu'on allait déborder, on s'est dit, les gars, j'ai vu Mico, je lui dis, viens Tu vas venir faire de la radio avec nous dans, dans un instant et puis on va causer justement du set que tu vas offrir aux mmh. gens de l'autre côté de la radio avec ou sans l'aide d'un assistant vocal parce qu'on parlait de ça justement il y a un instant dans l'imposture de Jean-Yves Lafesse c'était de l'époque désormais on peut faire ça Vous êtes sur Radio Resto jusqu'à dimanche soir et on compte sur vous. Allez, ah. on compte sur vous justement avec vos dons tout au long de ce week-end jusqu'à novembre pour financer les camions. On va vous rappeler d'ici ces prochaines minutes comment ça gère. Allez sur le Google Radio Resto. Vous vous laissez guider, c'est même marqué en gros quand vous arrivez, je fais un don. Donc vous vous inquiétez de rien, on s'occupe de reste, c'est-à-dire faire tout au long de ce week-end, sur Radio Resto, le show avec vous de l'autre côté de la radio. Là on est au cœur de l'hommage à Jean-Yves Lafesse, et en plus de ça, on se fait plaisir à écouter Les Enfoirés, on fait le show ensemble. Je, allumé, c'est beau, ses dents. Je me déguise pour faire briller ce ciels gris dans ton regard. Je fais le clown pour dessiner un vrai sourire sur ton visage. Je suis entouré d’étoiles pour que tu te sentes comme sur un nuage. ces chansons qui nous ont tous unis sur un bir Je te şarkılarla mes peines pour que tu te sentes moins Seni şarkılarla birlikte bir refrain. Seni şarkılarla birlikte bir refrain. Seni şarkılarla birlikte bir refrain. Seni Pour pour que Je te mes rêves mes doutes mes espoirs pour ces mauvaises nouvelles qui se répètent Merci beaucoup de faire de la radio avec nous tout au long de ce week-end sur Radio Resto. Merci beaucoup de faire le show au profit des restos du cœur. Radio Resto, 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Eh ouais, les 48 heures, elles ont déjà commencé. Oui. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à agir pour financer ce qu'on entend là, c'est-à-dire des camions bah, pour un les reconnaître ça. Bah ouais. C'est le signal parce ah. que on rappelle un don plus un ouais. don plus un don ouais. égale ouais. un gros camion. Alors attendez. C'est bien joli de dire un don, un don, plus un don, plus un don, plus un don, mais on les fait comment ces fucking dons eh ben Sur le site internet de Radio Resto, radio.restoducœur.org, Resto, radio ou alors sur l'application Radio Resto. Euh, il reste 12 minutes avant 2h du matin, enfin 12 minutes, je vais être précis, mesdames et messieurs, 12 minutes et top, 15 secondes. à 2h du matin, 13, si vous avez 12. déjà consulté, <rire> tu veux <me> stress. <rire> L'horloge parlante est de retour. Est... Ça Ça fait... Non non non, non, non, non, non, ça va pas péter du tout. Ce qui va péter en tout cas grave dans vos oreilles mmh. au cours de cette nuit sur Radio Resto, c'est le mix de Miko. Ah, ça va swinguer. Oui, ça va groover dans les fesses, moi j'aime mmh. à dire, tu vois. C'est censé attaquer à partir de 2h du mat. On s'est dit qu'on est grignoté un petit peu parce que ce soir et cette année, pour la quatrième saison de Radio Resto, on rend hommage à celui que j'aime appeler l'imposteur public numéro 1, Monsieur Jean-Yves Lafesse. On va se faire là, mesdames et messieurs mmh. On est encore dans l'eau. Enfin, de toute façon, gratiné, envie toujours. De dire. Mais tu prends n'importe quel impôt. Toujours. De Jean-Yves Lafesse, tu dis c'est ma préférée. Non, en fait c'est celle-ci. Ouais, celle-ci, elle est canon, etc. Il y a Après, pas... on peut avoir plusieurs préférés. Il y a pas un coup dans l'eau. Il y a pas un coup dans l'eau. C'est ça. Euh, ça. Mesdames et messieurs, nous partons dans un bureau de poste. À l'époque, on appelait ça des receveurs. Bah ils s'empassent des choses mmh. hein, avec les receveurs. Mmh. C'est même un peu. Qui disait gratiné tout à l'heure Antoine. C'est moi. Expression 1972, t'es vraiment <rire> un boomer. Salut. Allô Allô Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est bien la poste de Oui, c'est vraiment un boomer. Oh, euh... Le mec, il a 12 ans et demi, c'est stratiné. C'est quand même un peu gratiné. Le chef d'une bande, hein. Oui. C'est-à-dire ces trois dames d'une soixantaine d'années, de forte corpulence, qui ont semé un peu le bazar dans la région. Oui, d'accord. Je vous explique ce qu'elles font, hein. Elles sont spécialisées dans le viol des receveurs de poste. Ah. Donc on vient d'intercepter leur chef, Mademoiselle Ledoux, 61 ans, 98 kilos. Euh... Oui. Dites-le. Et elle s'attaque au receveur. Euh, Est-ce que je peux aviser ma glissière, là, euh, euh, tout de suite Oui. Elle est à côté de vous, là euh, Oui. Oui, il euh, y a trois dames, dont une vient d'être interceptée à la gendarmerie. Ces femmes euh, sont spécialisées dans le viol des receveurs. Il Elles sont plus que deux, hein, de fortes corpulence Une soin Tu en avais une Il a une très forte. Attachée les cheveux, attachée derrière, très forte. Oui, alors tu ne vas pas, là-bas. Il y en a une, là euh, Elle a une dame qui lui a demandé d'aller lui faire voir pour le Minitel. Attendez, elle est où, là Et Elle est au guichet. Alors écoutez-moi, toutes façons, elles ne sont pas dangereuses. Elles se jettent sur l'homme simplement. Elles le font tomber parce qu'elles sont très corpulentes. Oui. Profitant de leur poids, elles vous entraînent par terre. Oui. Et là, il y en a une qui vous tient pendant que l'autre se laisse tomber sur vous. Oui. Et donc vous viole, hein D'accord. Alors, ce qu'on va faire, hein Vous allez la faire venir à côté de vous au téléphone. Oui. Elle est toute seule, l'autre n'est pas là encore. Il euh, y en a qu'une. Il y en a qu'une, qu oui. Bon, alors c'est elle. Oui. Alors, je vais vous passer Mademoiselle Ledoux. Oui. Hein, qui va vous expliquer quoi faire. Hein. Oui. Merci. Allô Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Mademoiselle Ledoux à l'appareil. Oui. Alors là, vous êtes dans l'embarras, je crois, d'après ce qu'on me dit. Oui. Alors, vous lui dites que Mademoiselle Ledoux est à l'appareil et qu'elle vous demande de ne pas vous violer. Oui. Madame, si vous voulez, si vous voulez venir la voir. Alors, j'ai Mademoiselle Ledoux, là, qui est au bout du fil. Hein? Vous connaissez Mademoiselle Ledoux? Elle va dire non. Alors, elle me demande de ne pas me violer. Hein? Vous comprenez ce que je vous dis, là, oui? Bon alors moi je, je suis pas d'accord avec euh, pour ce que vous êtes venu faire. Hein. Elle comprend pas, elle dit. Ah oui c'est une grande comédienne. Oui. Est-ce que vous êtes venu ici pour me violer non. non. Ben vous en êtes sûr Oui. Oui. Et vous êtes venu ici pour quoi faire Oui. Comment Vous avez téléphoné au docteur Dumas. Et vous êtes comment vous vous appelez ou Madame, j'entends pas. Ah, attendez, vous voulez me faire voir votre carnet d'échec Comment s'appelle-t-elle Alors, madame. Ah bah c'est pas elle alors. Comment Ah bah c'est une erreur. Vous la connaissez pas Est-ce que vous pouvez vous excuser auprès d'elle Parce que je voudrais entendre ça. Oui, ben je vais m'excuser, oui. Attendez. Allô Oui. Euh, euh, Rapprochez-la de vous, hein. Oui. Alors, écoutez, madame, euh, je suis là en contact avec la gendarmerie qui recherche une personne qui correspondait à votre signalement. Attends. Oui. Et bon, il y a eu donc un malentendu. Hein? Alors... Euh... Mais vous pouvez pas lui expliquer, là, vous Non, parce qu'on est en train d'auditionner, madame Ledoux, en même temps, si vous pouvez lui... Bon alors, euh, on croyait que vous étiez une personne oui. qui euh, était spécialisée, spécialisée, si vous voulez, euh, dans le viol des receveurs. Ah, mais, euh, ah oui, mais vous, euh, non mais là, je comprends pas du tout, hein. On s'excuse, tout le monde s'excuse. Là vous vous trompez beaucoup. Eh hein. ben oui, mais c'est pour ça, c'est disant, c'est. Alors là moi je suis rentré simplement parce qu'il n'y avait pas de cabine dehors avec des <rire> Je suis simplement rentré pour téléphoner. Ouais. Alors on s'excuse <rire> beaucoup. Voilà. Ah là. Si, vous... <rire> si vous faites une grosse boule boulette pendant votre week-end, vous pouvez amortir la chose en disant. Je m'excuse beaucoup. Beaucoup. <rire> beaucoup. Surtout beaucoup. Euh, beaucoup. Vous êtes sur Radio Resto, mesdames et messieurs. Nous rendons hommage ce soir à Jean-Yves Lafesse. Quasiment deux heures du mat. Euh, pour être précis, 1h53, 45 secondes. On s'est dit, euh, eh, vas-y, on est à fond dans un hommage 100% Lafesse. On est des fous. On est des, fou, des, on malades. Est des malades. On s'en fait deux d'affilés. Mmh, C'est parti. Là encore, je me dis que la transition est quand même un peu particulière. Quand je vois que ça s'appelle <rire> la Mande Nadine, on s'en fait deux d'affilée. Il y a Bref. quand même un thème général. C'est <rire> ça, c'est ça. c'est ça. Mais là, je préfère fermer nos gueules. Allô Madame a... Oui Bonjour madame, c'est Corrèze FM à l'appareil, la radio. La radio Oui, la radio FM. Corrèze Ah d'accord, oui. Voilà, oui. nous vous appelons parce qu'aujourd'hui c'est notre émission, le Tonton Lulu. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission du Tonton Lulu. Ben écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut connaître, c'est mon mari, parce qu'il a souvent sa radio à côté de lui. Ah. Je demandé à mon mari. Oui. Tu connais Tonton Lulu, l'émission FM? Non, il connaît pas. Eh ben c'est un grand jeu, madame. Hein Alors figurez-vous que nous avons dans nos studios... Oui. ...quelqu'un de votre famille... Ah. ...qui est assis à côté de moi. Ah, Nous bon. allons trafiquer sa voix. Oui. Et c'est à vous de la reconnaître. Ah bon. D'accord. Oui. Alors votre prénom. Euh, Anne-Marie. Anne-Marie. C'est ça. Votre mari c'est. Jean. Jean. Alors attention, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Le tonton lu d'aujourd'hui, chers auditeurs auditrices, fait partie de la famille de Monsieur Madame. Oui. À vous de le reconnaître. D'accord. Merci. Allô. Oui. Bonjour, c'est Anne-Marie. Euh, euh, oui? Bonjour Anne-Marie. Euh... C'est pas... C'est pas Jean-Louis... Non. C'est ah, pas vous... Jean-Louis. Ah ben, je vois pas. Euh... C'est... Tu viens de Paris, là? Non. Non, pas de Paris. Non. Alors, euh, de, de la Corrèze? Non. C'est pas ça. Eh ben, je regrette, mais je vois pas qui c'est. Tiens, j'en viens, qui peut la voir si tu reconnais la voix. Est-ce que c'est pas le mari à Nadine? Ah! Oui. Bonjour, Jean. Bonjour. Comment ça va? Est-ce que est un... tu n'es pas le mari à Nadine? Non, pas loin. Ah, c'est ce que je pensais. Mais alors, c'est peut-être Jean-Pierre? Non. Le frère à Nadine. Non, Nadine, elle a un frère. Oui? Elle a également un mari. Oui? Mais elle a aussi un... Un beau frère. Oui, un beau frère, mais elle a autre chose. Elle a un... Un a. Anna... Anna... Un amant. Un amant Comment elle a dit, euh, Anne-Marie Un amant Oui. Oui. Quel amant Elle a pas un amant, Nadine. Allô Oui. Toujours sur Corée FM, donc, avec Super Gérard de la Place. Nadine, c'est qui, exactement, pour vous une, une nièce. Voilà, c'est ce que nous avait dit, donc, Robert Ledoux, qui est l'amant de Nadine. Oh, monsieur, tout de même. Est-ce qu'on peut dire que Robert Ledoux, l'amant de Nadine, qui est votre nièce, fait partie de votre famille Non. Pourquoi bah, Parce que oh je ben ne ben... connais pas cet amant. Je connais son mari, mais pas l'amant. Ah, vous ne me connaissez pas Non. Nadine... Parce que c'est vous qui êtes l'amant. Comment C'est vous qui êtes l'amant. Oui, Robert <rire> Ledoux, voilà, elle l'amant de Nadine. Ah bon Oui, Bonjour. comment allez-vous Eh ben, écoutez, moi, ça va. <rire> à peu près, quoi. Vous à peu près. Je vais lui dire, maman. Je la vois cet après-midi. Eh bien, vous lui dites que quand on vient de se marier, on prend pas un amant. <rire> vous êtes en plein cœur d'un hommage à Jean-Yves Lafesse, non pas sur Corée FM, mais sur Radio Resto. Radio Resto. Et on passe du bon temps ensemble dans le courant de ce week-end. Ça se poursuit jusqu'à dimanche soir, Radio Resto. On est là pour tracer euh, tranquille comme ça jusqu'à dimanche. Hein. avant nous, on voulait laisser leur trace, ils sont sans vue déçus de belles âmes que le temps efface dieu j'en ai connu on veut avancer seul mais on ne va jamais loin suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins c'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus pour dessiner l'histoire il faut nous maintenu chanter dans les campagnes et danser dans les rues Demain demain on gagne demain, demain tenu. on on trace. trace on trace on trace on trace, trace. On trace. trace. trace. Avant nous ont voulu laisser leur marque émile ont échoué oh Comment mener sa barque sans se faire aider? On veut avancer seul. Mais on va jamais loin aux amis qui en veulent. Impossible à rien. C'est pas la mer à bois, pas non plus pour dessiner l'histoire. Il faut nos chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain en ü, on trase, trase, on trase, on trase, on trase, Ensemble, ensemble, çok basitçe. Ensemble, ensemble, çok basitçe. Ensemble, ensemble, çok basitçe. Ensemble, ensemble, çok basitçe. On ne peut du week-end avec les enfoirés sur Radio Resto. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Oui, oh, en non, quelque sorte. Défi. Oh putain, je le oh. wow. Euh. Relevons le défi, c'est mar... un compteur devant ta face, Bochet qui te dit quand c'est la fin du jingle, tu causes dessus. Oui, tu aimes bien ça. Ah oh, là, je suis pas prêt de faire de la radio, je vous prie, <rire> euh, On est ensemble jusqu'à dimanche soir, 48 heures de radio pour pouvoir financer euh, des camions pour les restos du cœur, pas que des camions réfrigérés. Pas que des camions euh, frigorifiques, des camions tout court. On compte sur vous, Alexis. Je te laisse nous rappeler comment ça se passe pour effectuer des dons. Deux solutions. Tout d'abord le, le site internet radio.resto-du-coeur.org ou sinon l'application Radio Resto. Et on rappelle, il n'y a pas de petits dons. Non. Donc n'hésitez pas. Mon poteau Francky, oui. avec qui j'ai le plaisir de partager ce micro de Radio, de radio ah, Resto ça, depuis euh, minuit tout pile. Mmh. Puisque tout à l'heure, je t'ai confié la lourde mission de nous dérouler le tapis rouge de ce qui va se passer oui. sur Radio Resto au cours de ce week-end, le tapis, euh, il va plutôt très très... J'ai même envie de rajouter des strass sur le côté pour celui qui va nous permettre de ah, poursuivre aussi, la soirée sur ouais. Radio Resto. Je te laisse faire. Eh ben, écoute, euh, tout de suite... On va accueillir Miko qui est à la table avec nous. Ouais. Salut Miko. Mais bonsoir. Vous à la table de mixage, <rire> <rire> Raconte-nous ce qu'on va retrouver toute la nuit sur Radio Resto. Ben on va se faire plaisir avec du mix, on peut rire la journée, on peut faire des dons et euh, on peut aussi euh, s'enjailler, danser, faire la fête et continuer à faire des dons. On fait deux émissions, tu vois. Tu nous as prévu un set de combien de temps Jusqu'à 7h du matin, sur qu'il y la Le, wow. euh, le mec oui. il en a quoi bah Le mec ne dort pas ah, C'est vendredi soir C'est vendredi soir, on va faire la fête Des classiques oh. 80, 90, des nouveautés Bref, tout ce qu'on aime bien Allez, tout ce qui va vous faire grouver dans on les fesses On va faire tout... la bringue, j'ai envie de dire C'est ça, on, on, tu, tu veux y aller là-dessus La ribouldingue, la bamboula, ah, la, la teuf, bleu, la fiesta On peut y aller hein. Moi je La ribouldingue, sortir les confettis, les paillettes et franchement Mais nuit, du rire deux heures des chansons tu vois tout est là tout est là il faudra en faire une radio de ce truc oui rire des ouais ce serait fun tranquille tu voulais rajouter non non écoute on a toujours un qui est un boomer alors qu'il a 18 ans c'est ça j'en ai 21 s'il te plaît je suis pas la nouvelle génération qui est un peu bancal les Peut-être que vous découvrez aussi au final Jean-Yves Lafesse. Peut-être qu'on ne fait pas du tout partie de la même non. génération et vous vous dites oh « Ah ouais, oui. j'en avais entendu parler, mais effectivement, euh, je le voyais pas comme ça. On se fait justement depuis minuit ce soir sur Radio Resto quelques-uns des meilleurs canulars de Jean-Yves Lafesse. Il est 2h du mat', il y a le set de Miko qui oui. arrive dans un petit instant, mais franchement, pour l'hommage à l'imposteur public numéro 1, on vous a prévu un bonus. Oui. Alors... Je me mets à votre place, vous voyez c'est le début du week-end euh, Vous avez envie Et ce soir de vous enjailler avec le set de Miko Et de continuer à faire la brinque Pendant tout le week-end, c'est bien joli Mais il va falloir gérer les gars Il va falloir gérer <rire> Putain, les petits C'est ça, qu'est-ce qu'on en fait ah, je... Qu'est-ce qu'on fait avec les Béby enfants ah, Béby-sitter Béby Si j'ai une babysitter à vous conseiller c'est la baby-sitter de Madame Picolé. Oui. Elle arrive dans un petit instant, vous allez prendre rendez-vous avec elle. À propos de rendez-vous, il y a la libre-antenne demain soir. Demain, de minuit à 6h, donc de minuit à 2h, ce sera l'équipe de Kenny. Euh, de 2h oui, à 4h, ce sera l'équipe de Farel, où je ouais. serai, où on fera euh, plein de choses de Quel prévu. Comment non, alors, enfin, non, non, vas-y. Et de vas 4h à 6h, ce sera de 4h à 6h sera l'équipe de Clément On voilà. vous a donné plein d'infos à, oui. à propos de ce qui se passe Ce week-end sur Radio Resto Si vous voulez retrouver ça en détail Le site internet directement Vous regardez la grille des programmes Et pendant que vous y êtes Vous faites un nom <rire> oh, <rire> bah oui, bah Forcément, bah forcément. Bon, bon alors je vous ai dit on vous conseille vivement la baby-sitter de Madame Picolet. C'est ça, un petit bonus, on se quitte, ouais. on se dit au revoir. Bisous. Et on laisse la place à Micossé juste après. Mesdames et messieurs, longue vie à la saison de de Radio Resto. Merci d'avoir été avec nous. On Merci. était ravis de vous accompagner depuis minuit. Euh, tout à l'heure, dans un instant, après la baby-sitter de Madame Picolet, le set de Mico. salut les gens. Allô Allô Oui Bonjour madame. Euh, bonjour. Oui, comment allez-vous Euh, de qui s'agit-il, s'il vous plaît ah, Attendez, excusez-nous, madame, là, c'est le euh, service téléphonique, là, hein? on a des clients en attente, hein? on vous prend après, hein Oui Euh, non, madame, c'est pas vous qu'on parle, hein, excusez-moi, là, pour une seconde, hein. Vous avez un problème en ce moment, madame, hein De quoi s'agit-il Oui, bah, écoutez, on va essayer de faire au plus vite, hein, parce que là, j'ai les abonnés qui attendent. Allô Oui, bonjour. Bonjour, madame euh, Picolet Non, je suis la babysitter de madame Picolet. Oui, vous ne quittez pas, madame, hein, il y en a pour une seconde, hein Bon alors écoutez, euh, vous vous êtes, vous, vous venez oui. m'appeler, alors dites-moi ce qu'il y a. Très bien, Madame, merci, au revoir. Oh c'est ouais. pas vrai. Euh... Tu peux prendre, s'il te plaît, parce que je, je peux plus. Une madame Picolet. Euh... Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oh, c'est pas vrai. Oh oui, il va falloir rappeler là parce qu'on est débordé. Merci. Allô. Oui. Oui, je suis à vous. Excusez-moi, mais vous savez, il euh, y a 50 lignes qui décrans en même temps. Oui, je comprends bien. Enfin, appeler directement les personnes. Ce soir, il y aura pas de problème. Ben, je vous remercie de bien vouloir comprendre. Hein. Allô Allô euh, C'est à moi que vous vous adressez. Ben oui, madame, mais il faut répondre quand on vous parle. Hein. Mais écoutez, euh, j'ai reçu de vous, vous, vous appeler, vous vous adressez à d'autres personnes. Moi, j'attends bêtement au oui. téléphone. Donc, Vous m'expliquez tout de même, de me demander d'attendre. 16h30, 16h40, hein, parce que là, on est débordé. Oh, mais c'est pas vrai. Allô Oui Je suis la baby-sitter de Mme Picollet. Oui, bonjour, monsieur. Euh, allô D'accord. Pas de problème, merci. Allô Allô, oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, je suis la baby-sitter de Mme Picollet. Ça fait un moment que j'attends. Oh, ça va pas durer, non, non, je vous rassure, hein. Merci, au revoir. Mais, euh... Allô Allô Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, qui est un pareil euh, La baby-sitter de Mme Picollet. Ah, mais on est passé chez vous ce matin, hein. Vous êtes... Ah bon Ah bah oui. Vous êtes Madame Müller Non, c'est vraiment pas. Oui. Bah oh. ça doit marcher hein madame Milner maintenant, il y a pas de problème hein. Allô Allô Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. À qui j'ai l'honneur La babysitter de madame Picolet. Elle a arrêté Pardon Arrêté quoi D'accord, bah c'est mieux <rire> Merci. Non, oh, c'est pas vrai. Allô S'il vous plaît monsieur, est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe Ça fait un moment que je pourrais au téléphone bêtement. OK, on s'en occupe. Merci. C'est pas vrai. Allô Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, madame. C'est à quel sujet? C'est à quel sujet? <rire> Ça fait un moment que j'attends au téléphone. J'aimerais savoir ce qui se passe. Ben, on va vous expliquer, c'est simple. Alors, hein? je vous écoute. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une panne depuis ce matin. Mais une panne de quoi? Une panne de téléphone. Il fonctionne, mon téléphone. Bon, ben, écoutez, on va faire le nécessaire. C'est-à-dire? Très bien, madame Oudin. Merci. Oui, oh. oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. À qui À la baby-sitter de Madame Picolet. Ah, vous êtes encore là, vous C'est pas vrai. Ça. Bah, vraiment... Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. rappeler vous y rappelez, il s'agit donc de me pouvoir donner suite à votre appel. Oh, mais c'est pas vrai